Salut tout le monde, bienvenue dans Enjeu, votre référence de hockey en format podcast. Je vais gagner votre animateur et c'est avec une grande joie que je suis dans le retour, de retour à l'animation d'un podcast. Ça fait longtemps, j'ai pris une pause, mais euh, pas juste enjeu, j'ai pris aussi une pause de euh, de réalité augmentée, mon autre podcast de techno, bon, l'horaire, l'école, bla, bla bla Écoute, c'était mon goal. Et enfin, j'ai un peu de temps pour moi. Et quand j'ai du temps pour moi... Et que je veux jaser dans Celui que je j'appelle à la rescousse. Mon chevalier, mon preu, le, le le meilleur. J'ai drafté le meilleur. Qu'est-ce que tu veux? Jerry Goodboo Hey, salut! Quoi de mieux que de parler d'Hockey à 33 degrés? Man, on avait. <rire> de toute façon, écoute tous les fans en, en Floride, en Arizona à Tampa Bay, euh, à San Jose, à LA, man. Ils vivent ça à l'année. Fait que ouais, dis, pas nous autres. Présentement, on vous parle de nos bureaux de LA, justement. <rire> en fait, on supervise la construction là, de la nouvelle équipe de Las, euh, de Las Vegas. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça, ça c'était fait euh, dévoilement. J'avais même pas ça dans mes sujets, mais Pendant qu'on a glissé mot, es-tu content toi, de savoir que Québec s'est fait niaiser encore une fois et que finalement, il y aura du hockey dans la ville du vice? Je ne suis pas d'accord que le Québec se soit fait niaiser pour autant. Euh, oui, je suis déçu. J'aurais aimé qu'à la limite, il y ait les deux. En fait... Je trouve pas que ça sont fait niaiser, mais j'ai pas ça, aimé je suis en train de croire que tu sais, genre les la, les Hurricanes vont transférer en même temps, tu pour arriver en même temps que LA. est. T'es, du monde qui pense ça là, que c'est pas. Non, euh, mais moi je f... suis là. Moi, je pense qu'ils arriveront pas dans la même année, là, mais j'ai pas aimé les arguments qu'ils ont donné comme quoi que on voulait pas deux équipes d'expansion parce que ça aurait fait comme deux clubs comme moins bons, puis du blabla de merde dans le fond. Là. <rire> euh... Mais non, honnêtement, je crois beaucoup plus à un déménagement même si tout, tout ce qu'ils nous disent c'est contre ça. Mais euh, je, je, je suis pas tant déçu pour autant. Ça, ça paraît que je suis pas un ancien fan des nordiques là. <rire> <rire> Mais euh, non, je, je... m'entends Moi, Moi, pas... avec les nordiques puis tu sais, j'aimerais ça. Ça serait cool, de re revivre la rivalité, puis tout ça. Mais en même temps, on parlait beaucoup là. La nouvelle raison c'était la faiblesse du dollar canadien. Oh, Alors que pendant trois ans, le dollar canadien était vraiment plus haut que le dollar américain. Puis on s'est comme pas dépêché de mettre une nouvelle équipe. Là. Fait que tu sais, Gary Batman, tu sais tes excuses. Mais toi là ce que je pense. T'sais, à un moment donné, là, dis vraies affaires, on va comprendre. Le hockey est une business monétaire. Ça prend juste plus d'équipes américaines pour le contrat de TV. On se sacque qu'il y ait du monde ou non dans l'aréna. Au pire, c'est vide, ça ne change rien. Au mieux, il y a un peu de monde. Puis, ben écoute, ça rajoute un petit peu d'argent. Mais le vrai gros magot, c'est les équipes à TV. Delayment. On va comprendre! On va être en tabarnak, mais on va comprendre! Là, tu joues avec nos nerfs, tu joues avec notre fameuse passion, puis tu joues avec, avec le fait que nous, on a la fibre, puis on voudrait donc que Québec revienne dans la Ligue nationale, mais que c'est pas possible. Dis-le! Tu sais, on va régler le dossier! Mais non, on fait pas ça! On fait pas ça, on fait pas ça! Mais je suis sûr que ça va arriver comme avant 2020, mais ce sera pas la. Dans... C'est pas la prochaine saison, ce sera pas l'autre d'après, ce sera peut-être pas l'autre encore après, mais.. Je suis quand même confiant de l'avoir l'équipe écrite. C'est bien beau qu'on l'aime pas, Batman. Je pense qu'il est pas à 100% calme. Je pense qu'il sait qu'il y a du monde qui sont là pour ça. Puis, je sais, Même ben... en dehors du Québec, il va y avoir des... du monde qui vont triper dans le dire pareil. Même une horloge arrêtée donne de deux fois l'heure juste dans une journée. Fait que Gary Batman ne peut pas tout le temps se tromper. Non, c'est ça. Puis, il est quand même... Euh... C'est lui qui était dans le NBA avant et qui avait donné ouais. un bon boost à NBA. Ben, tu sais, je sais qu'il a beaucoup centré sur le spectacle dans la NBA et tout ça. C'est vrai que ça a fonctionné dans, dans une certaine limite, mais je ne suis pas sûr que la Ligue se porte moins bien depuis qu'il n'est plus là. T'sais. Ah non, ça c'est sûr. Fait, en tout cas. Bref. Tu sais, une Ligue est toujours aussi bonne que ses meilleures vedettes, comme un club de, de sport en général. Fait, tant qu'il y aura des vedettes au hockey, ben, il y aura du monde qui va s'intéresser au hockey. Puis, à Montréal, c'est peut-être l'exception. On n'a pas besoin de ça, des vedettes pour vendre. On fait juste ça, les échanger, puis pas être content des les avoir avec les autres. Puis, euh, c'est comme une transition. Bon, ouais, on va aller ouais, vers ouais. le gros sujet. Je décolle là-dessus parce que je sais qu'on n'est pas d'accord, toi puis moi, puis je veux qu'on se mette en... tout de suite en partant. C'est ce pas qu'on n'est pas d'accord. On a des opinions qui divergent. <rire> <rire> moi, ça me fait pleurer en dedans de savoir que t'es pas d'accord avec moi. Je vais dire le sujet, first, là, on veut parler de la laissange euh, Piqué-Souban contre Chez Weber et vraiment là, c'était une bombe quand ça a été annoncé, j'étais au bureau toute la journée Tu à surveiller un peu le Twitter sais l'actualité en sachant que le 1er juillet ça s'en venait, t'sais. fait que j'étais là, j'étais attentif, j'embarque dans mon char, ça me prend 5 minutes de me rendre chez nous, j'arrive à la maison, Piqué-Souban était changé. Je J'étais pas là au moment pile. Déjà ça, ça m'a mis en maudit. Et après ça, de voir contre qui? Chez Weber. J'ai rien contre le gars. Le gars est vraiment bon. Il est, est beau, bon, il est fin, il est gentil. Il, écoute, il a du leadership en à... chien, là. Il y a... a tout ce qu'il faut pour lui. Sauf que c'était piqué sous Ben, tu sais. Ouais. Mais. Je pense qu'on est d'accord pour dire que je suis un fan assez extrême sur Subban. Avec mon argument préféré, Subban, c'est Subban. Surtout... Même je même cité dans mon texte sur la poque. <rire> oui, oui, c'est vrai. Puis, non, mais honnêtement, moi, c'est à peu près la même chose que toi. Ok, Je sors du travail, je rentre dans mon char. J'écoute 91.9 parce que justement, on est proche du 1er juillet, fait que je me renseigne à 100%, et j'entends quelqu'un qui parle de Weber, pis de Subban, je ne comprends pas c'est quoi qui se passe, j'embarque dans une conversation, et j'entends vraiment, ouais, non, je pense que ça serait, c'est bon, Subban, contre Weber, pis tout, là, moi, je pense que c'est un fan qui divague, et qui carrément propose cette transaction-là, Ok. après ça, ça va sur Stamkos que a signé, Et c'est Pierre Infray qui est là dans le de remplacement de J.C. et qui annonce, oui pour ceux qui se joindront à nous, Piqué Souban a été échangé à Nashville contre Shea Weber. What? <rire> Écoute, c'était exactement ça dans mon char. J'étais arrêté, je me mets à gueuler dans mon char et tout le monde s'est mis à me regarder. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que sur coup, <rire> j'étais en tabarnak. On va se le dire. <rire> Mais moi, j'ai eu une passe. Puis c'est rare que le sport me fait ça. D'habitude, tu j'ai une opinion, puis ouais, on est, tu sais, on est prêt à réagir. On a évalué un peu les options, mais chez Weber, Piqué s'ouvre une transaction one on one. S'il y a quelqu'un sur la terre qui me dit qu'il avait prévu ça, sérieux, je le créerai pas. Je le crie ah tout simplement pas. Et pendant. Écoute, je suis allé, euh, je, je suis allé euh, me faire couper les cheveux. J'avais, une coupe de trucs, là, gazé, Puis, à tout les j'embarquais dans mon char, la radio était rendue au bon poste pour avoir les, les nouvelles. Puis, écoute, j'étais sans mots. Vraiment, pendant un bon deux heures, j'étais comme assommé. Ça m'a vraiment donné un coup de fouette, cette transaction-là. Je ne savais pas comment réagir. Autant des arguments d'un bord puis de l'autre, ça, ça voyageait. Puis là, ben... C'est bien, on ouvre les lignes, envoyer le monde, ça se met assez. Puis ça a vu chez Weber jouer trois fois, puis les trois fois c'était avec l'équipe nationale. c'est un bel exemple c'est un beau condensé des meilleures performances du gars dans les meilleures conditions au monde. Fait là, tout le monde ça, ça donne des arguments, hey, puis donne d'autres des plus vieux. Puis ça jase un peu à travers son chapeau et les joueurs journalistes aussi qu'on appelle même affaire. C'est après que là tu te dis. On va commencer à lire, t'sais. on va s'informer, on va voir c'est quoi les comparatifs, puis on va pouvoir se faire une vraie tête sur le sujet. T'sais. Ce que j'ai fait dans un de mes textes sur la POC. Qu'on vous invite à aller lire. Oui. <rire> et toi et moi, on n'est pas d'accord sur le résultat de la transaction qui gagne. Tous pensent pense que Montréal a le dessus. Moi, je pense que c'est Nashville qui a le dessus. Et j'en ai fait une décortication selon les points qui sont tangibles, des intangibles. Et pour moi, j'arrive avec un avantage plus serré que ce que je pensais. Je pensais vraiment que Nashville démolissait euh, Montréal dans cette transaction-là, que c'était la pire échange de l'histoire du Canadien, que ça n'avait donc ben pas de bon sens. Finalement, en décortiquant, je mets, je mets un petit peu d'eau dans mon vin, puis... Écoute, c'est plus serré que ce que je pensais. Ben, avant, je te dirais que j'étais en désaccord avec toi, euh, dans le sens que moi, j'étais comme, non, Montréal a gagné. Toi, tu disais, non, je vais le gagner. Je te dirais que les deux sont gagnants. Pour plusieurs raisons. Exemple, Souban va apporter du show là-bas. Il est quand même jeune, il est bon. Puis son pic, est, il rentre dans son pic. On dit qu'il est quand même jeune, mais ça devient le défenseur le plus âgé de la brigade à Nashville. Ouais, Imagine. Mais à 27 ans, ça reste quand même encore assez jeune. Oh oui, mais quand même. C'est dire comment ce que... Puis déjà, la brigade là-bas était supérieure à celle du Canadien. T'sais, on regarde le top 4 des deux, puis on est en avant là, à Nashville. Ils sont plus jeunes que la brigade à Montréal. C'est assez incroyable. Là. Quand même, ouais. Mais c'est surtout, je pense, que les deux... les deux joueurs vont mieux fitter dans leur nouvel environnement j'ai l'impression que les deux équipes ont augmenté leur chance de gagner la coupe cette année chacun avec les joueurs qui ont été cherchés là je sais qu'on va sûrement en venir sur le sujet du ouais mais Shea Weber à 31 l'autre en a 27 ouais moi j'ai pour mot dire que Shea Weber est un défenseur d'exception on s'entend là-dessus que c'est un gars qui est Euh, c'est dans le top 3, top 5, peu importe où c'est que tu classes tes défenseurs, mais il est clairement dans le top 5 de la ligne nationale encore aujourd'hui, même s'il a probablement ralenti. Écoute, il y a beaucoup de monde, puis ça c'est une observation que moi j'ai fait un petit peu là, en voyant des, des matchs là, en série là, contre San Jose, ça n'a pas été facile pour Weber, dont le, le, le dernier match il a fait 7 erreurs qui ont mené à des buts. Là directement ouais. que c'était de sa faute. Ça reste un match pareil. Mais... Oui, oui, oui, mais tu sais, les observateurs là-bas, il y en a plusieurs qui mentionnent que Roman Yosi était le défenseur numéro un de l'équipe. Je suis d'accord pour dire ça, et ça, j'ai pas de doute ça. si il dans le top 5 de la ligue, il serait numéro 4 si Weber, au max, c'est dans le top 5, donc 5 5e, tu sais. Non. Pourquoi? ok Parce que chez Weber, c'est... Comment je peux dire Oui, son jeu... Kim, okay, il y a quand même 20 buts 31 passes l'année dernière. Ce qui est quand même assez solide pour plus le premier défenseur de, de, des Prédateurs. On s'entend? Oui. Si tu compares à Piqué Souban qui a eu 51 points lui avec, c'est 6 buts 45 passes. Direct en partant, on voit que c'est pas le même genre de joueur. C'est pas le même genre de défenseur. C'est très, très, très différent. Euh, moi ce que. Comment je peux dire? Les deux ont un, un aura différent. Piquet Suban, c'est le spectacle, c'est des montées à l'emporte-pièce qu'on adore et que je vais m'ennuyer. C'est autre chose, le gars contrôle, comment je peux dire, le, il va contrôler le jeu à lui seul. Suban est un game changer. Oui. Positif et négatif. Oui, Soit, effectivement. on est d'accord, il fait des erreurs comme tous les défenseurs, mais particulièrement peut-être les erreurs de Suban sont plus flagrantes. À l'inverse, chez Weber, il shot down de, des est un shutdown defenser. C'est un gars qui va ralentir le pacing d'une game pour contrôler le jeu, mais complètement d'une autre façon. Il va pas changer la game à l'avantage d'un club ou l'autre. Normalement, il n'est pas un. Écoute, c'est gros à dire là, pour un gars qui. A moi aussi je considère comme étant dans le top 5 de la ligue, c'est pas une question de talent à l'heure actuelle pour moi là, cet échange là que ça se gagne ou pas, c'est d'autres points qu'on va amener c'est plus sur l'âge, la durée du contrat tout ça, ou est-ce que le bas blesse mais actuellement chez euh, Weber est en mesure de transformer la game mais sur toute sa longueur, au lieu d'être une étincelle d'être une montagne en porte-pièce à la qui va marquer le gros but qui va faire le gros jeu Shea Weber va contrôler le match il y a une gestion de la game complètement différente que ce que Subban est capable de faire, qui est à un tout autre niveau pour ce genre de défenseur-là, ce qui fait penser un peu à Lindstrom ou des défenseurs ce de ce type-là. Beaucoup plus physique, là. on ne parle pas nécessairement du style de jeu là, euh, un à un, là, comparatif Lindstrom comme Weber, mais dans le fait de contrôler un 60 minutes de hockey. Subban Et le meilleur au monde sur des flashs de 30 à 40 secondes, 3 à 4 fois par match. Chez Weber, c'est sur les 60 minutes que ça se passe. C'est ça. Là-dessus, on est d'accord. C'est surtout aussi, que Chez Weber, va, je, il va faire douter l'autre équipe. C'est clair qu'il n'y a pas grand monde qui va s'essayer de son bord, là, la défense. Ils vont tous essayer d'aller leur l'autre bord il va défendre, tu sais, les Carey Price, euh, Carey Price, on s'entend que dans 2-3 dernières années, là, il s'est fait brosser en tabouère. Ouais. C'était tout le temps, il se faisait rentrer dedans, tu sais, oui, ça, ça chamoyait devant le net pour dire « hey, touche pas mon de, à mon goaler, bla mais rien de grave. Il n'y avait pas de conséquences. ouais c'est ça. Là, je m'attends à ce que Sher Weber ou même Andrew Shaw sa réplique pis ça sa façon hey, « réveillez-vous, boy, réveillez les boys de crime, euh, Carey Price ça fait manganer, puis on est amenés, nous autres, de taper ses autres, tu sais. » Weber peut camper ce rôle-là, mais les joueurs passés de la trentaine ont d'habitude tendance à se calmer sur ce, ce côté-là de la facette du jeu, là, la, la, la, la robustesse. Et euh, ben Un gars qui aurait été parfait pour Montréal dans, dans ses belles années, il y a 3-4 ans, parce que déjà, je pense qu'il va ralentir, puis c'est capoté pour son nouveau contrat là mais c'est euh, Milan Lutchik tu sais que lui il est en attaque tu sais est capable il a le gabarit il a tout ce qu'il faut tandis que là tu me nommes Sha mais qui n'est même pas si pied tu sais quand non, un non. gars de C6 à la Brian Boyle va venir brasser quel impact Andrew Sha peut avoir Quand un gars de ce euh, gabarit-là, Shea Weber demeure à peu près le seul de son format de ce, de ce gabarit qui est capable de faire douter les autres. Quand il sera pas sur Atlas, ça va quand même demeurer le même free-for-all. Ah, je sais pas. J'ai l'impression qu'il va amener quelque chose de nouveau. Euh, la, la mentalité de Shea Weber va, ça va carrément donner ça vraiment. Puis. Tu sais, l'année passée, c'était team, Sub uh, team Subban ou Team Pacioretty. j'ai quasiment le feeling que cette année, ça va être Team, uh, team Weber ou Team C'est un gars-là va arriver dans le vestiaire, puis je donnerais quasiment tout de suite un A. Ben, moi, je donnais ben, minimum un A. Ça, c'est ouais. clair. Moi, je, je, je proposais sur Twitter de donner le C en alternance. Tu veux pas défaire le, le, le leadership de Pacioretty. S'il donne à domicile, puis à l'étranger, c'est Weber. Ouais, à que ça se fait dans d'autres équipes puis que je verrais tout à fait adéquatement se faire à Montréal, sans être une démotion ça prouve que le leadership est vraiment que les deux gars puis tu veux amener une nouvelle mentalité moi je pense pas que ça va être l'un ou l'autre je pense vraiment que le Canadien a ciblé Weber parce que il est capable de rallier peu importe qui en arrière de lui ouais non ça c'est sûr mais justement ça va être le capitaine sans avoir de lettre sur lui sais. Mais il va en avoir une. Il va avoir un A minimum. Je pense que sûr. A. Subban va se transférer à Weber minimum. Là est... où est-ce que moi, j'ai le plus gros problème, puis dans mon texte d'ailleurs, je donnais l'avantage à, euh, à Weber en fin de compte, puis en réalité, écoute, le dossier, il y a eu plusieurs mises à jour, des informations supplémentaires. C'est la durée du contrat. Les deux contrats sont complètement différents. Sur la longueur, euh, Subban reste 6 ans. Euh, Weber, il en reste 10. Donc 4 ans de plus en étant déjà 4 ans plus âgé. C'est un contrat qui va l'amener jusqu'à la retraite. C'est sûr. T'sais, il ne signera pas à 41 ans un autre contrat. Garanti. Okay? Ça, là, c'est impossible. Ça n'arrivera pas, là. Je vous le dis tout de suite. J'ai un problème. En fait, je vais continuer par expliquer les, les contrats. D'ailleurs, j'en ai fait le, le, le, la nomenclature dans mon texte. mais C'est que le contrat de Weber est un front-load. Comme entre les deux derniers euh, lock il y a eu des contrats de ce genre-là où est-ce qu'on mettait le gros du salaire dans les premières années puis à la fin, il ne reste des, que des miettes pour pouvoir arriver à une moyenne qui est avantageuse. Et donc, ce contrat-là peut se faire transiger une équipe qui a besoin d'atteindre le plancher salarial, comme Phoenix, mettons, euh, qui veulent... Ben, payer un gars 1 million, mais qui, rend, qui prend de la place pour 7,8. Ça peut devenir avantageux. Et l'un des trucs que je disais de négatif envers le contrat de Subban, qui s'est avéré euh, être enlevé, c'est la clause de non-échange et le fait que le contrat de Subban, peu importe si ses performances vont en baisse ou à la hausse, ben son salaire reste sensiblement le même d'une année à l'autre. Et la clause de non-échange le rendait donc difficilement échangeable en cas de baisse de performance. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un truc dans la convention collective que j'avais aucune idée que ça existait. Mais si un joueur se fait échanger avec une clause, avant que la clause soit active, l'équipe qui le recueille a le droit de ne pas reconduire la clause en question. Donc, Piqué Souven avait une clause de non-échange, eh bien, les prédateurs ne l'ont pas reconduit. Donc, c'est notion-là n'est plus dans le contrat de, de Piqué Soven, ce qui le rend déjà plus malléable. Donc, je donnais l'avantage à Montréal, étrangement, pour ça. Et pour moi, c'est pas mal kiff-kiff. Les deux contrats sont pas mal identiques dans leurs problématiques et leurs avantages. Ouais. C'est pas mal d'accord avec moi? Ben ouais, parce que de toute façon, on, là, on sentait que c'est vraiment un côté business. Je sais qu'il y avait un affaire aussi que s'il prenait sa retraite à la fin de l'année, l'argent c'est c'est Nashville qu qui paye, paye le ouais ça là ça serait moi j'aimerais tellement ça tu sais je veux pas que le Canadien chialait puis je suis pas content de la transaction encore je suis plus modéré mais je suis pas content de la transaction au bout de la ligne quand même mais je veux pas nécessairement que tout dérape pour le Canadien c'est pas ça le but t'sais. moi ce que je vise c'est la course Libre puis Je trouve trop souvent que les partisans se limitent à, ben écoute, on va faire les séries, puis on va être correct pour la suite, puis on va espérer, tu sais. C'est pas de même, ça marche, tu sais. Il faut penser plus loin que ça. Puis je considère que le contrat de, de Weber est négatif sur ce plan-là. Par contre, la notion que t'amènes amènes, le, le, le, le truc, c'est euh, General Fenager qui, euh, qui l'avance, c'est que moins il reste d'années au contrat, plus il y a une pénalité. C'est... Euh, Écoute, comment est-ce qu'il dit ça? Tu as 24 millions de dollars en pénalité si le gars prend sa retraite divisé par le nombre d'années qui reste au contrat. Donc, moins il reste d'années, plus le plus la pénalité se divise moins. Et donc, il est plus grosse à, à, à vivre avec. À 40 ans, ça coûte 24,5 millions de dollars euh, aux prédateurs <rire> de payer pour la retraite du gars. Et à l'inverse, s'il prend sa retraite à, mettons, 35 ans, ben ça coûte 4 millions. T'sais. Donc le Canadien de Montréal, cette notion-là, puis à moins qu'il le rachète, là, ça serait eux qui paieraient la. Pas la pénalité parce que ça serait pas. Euh, il se retirerait pas, mais qui paieraient le restant de la facture étant. Tu sais, comme on connaît là, les rachats de contrats. Mais mm -hmm. si Weber prend sa, sa retraite, ben, <rire> c'est un autre club qui aura une pénalité. Et ça, j'adore ça parce que. Ça arrive tellement vite un accident, tu sais que t'es pas <rire> pour prendre ta retraite, enfin, Ouais, mais genre vers 37, là. Pas tout de suite, là. Pas, non, non, pas tout de suite. <rire> Et ça, c'est une notion intéressante parce que chez Weber, là, à 31 ans, il va ralentir plus vite que tard. Tu sais, On le voit avec, avec Markov, là, depuis deux ans, là, il y a pas mal ralenti. Ouais, mais tu peux pas comparer Weber à Markov. Weber, c'est un défenseur d'exception. Attends, attends, attends. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow! Je compare le fait de ralentir versus l'âge. Et même si Weber est actuellement un gars d'exception, éventuellement, il va ralentir. Et habituellement, ça se passe vers 35. Peut-être que pour lui, ce sera un petit peu plus tard. Mais ça va arriver éventuellement, c'est sûr. sûr. Et en plus, autre point, à une certaine époque, Markov était considéré comme dans le top 10 de la Ligue. C'est peut-être pas le top 5 comme Weber, Mais on parle quand même de défenseur qui dominait dominé dans la Ligue nationale. Est-ce qu'on disait que Marco était le défenseur dans le top 10 juste à Montréal ou à travers la Ligue? C'était pas mal à travers la Ligue. C'est un gars qui, qui avait une bonne réputation. Euh, pas de là à être candidat pour le Norris, mais quand même. T'sais, t'sais, ouais, top 10, je, je vois peut-être fort. Peut-être que les gens qui disaient ça étaient de Montréal. Mais disons que c'est dans le top 25 de la Ligue, tu sais. Ouais. un défenseur numéro un par club puis pas tous les clubs en ont. Lui était dans cette élite-là, sais. Ah ça je é te l'accorde Élargi, mettons, t'sais. Ah, tu me fais peser, peser mes mots, mon Jerry. <rire> ah mais le markov top 10, là, oui, il a une bonne vision puis il était bien bon, mais à ce point-là. Ouais, top 20, top 25, là, à oh, ouais. très très belles années, là, mais tu vois le genre c'est qu'à un moment donné même un gars qui était dans le top 20, mettons, ralentit, fait qu'un gars dans le top 5 va éventuellement ralentir aussi, tu sais. Euh, on le voit avec, euh, avec euh, Shara tu sais à Boston. Shara est rendu peut-être tu sais oui, il prend encore tout le temps de jeu parce qu'il y a une réputation blablabla mais le gars fait plus de gaffe que la deuxième paire de défense, tu sais. Il est rendu plus négatif avec son gros contrat que positif pour son club, tu Mais encore là, il apporte un aspect différent, tu sais. Le gars, même s'il est plus vieux, euh. Oh, mais tu on s'en rend avec Chara, il est 39 ans. Hein, pis... Ah mais ça fait euh, 3-4 saisons que c'est de même, ouais, là. Peut-être, mais il reste quand même que le gars, t'sais, il est pas dans le moins. Euh, il a quand même des bonnes stats. Je te dirais qu'il. Il est plus top 2 et top 4, mais ça reste quand même que c'est Charo. La présence qu'il apporte le.. L'aura le... qui dégage va faire ressentir dans son vestiaire, autant sa glace pour l'autre équipe. Je trouve que c'est. C'est. ça que... que Weber va apporter. Il va sûrement changer aussi la, la donne euh, sur Power Play, avec le Powerplay. Parce que si on que le Powerplay à Montréal C'est mauvais. OK? <rire> on va se ouais, le dire. Mais... T'sais, le... À un moment donné, il y a une question de stratégie aussi, puis si on applique les mêmes stratégies qu'on a fait dans le passé, que tout le monde était capable de contrer, que ce soit Garnot à, à Suban ou que ce soit Garnotte à Weber, à un moment donné, c'est quoi les chances que... Tu sais, la PAC a pas plus de yeux, là. Non, mais euh, j'ai deux points à t'apporter là-dessus. Vas-y. Chez euh, Weber est 80% beaucoup plus précis que Suban sur ses shots, ce qui va vraiment beaucoup aider. Euh, Puis euh, Kurt Muller, qui euh, à chaque fois... <rire> ça, c'est l'autre 20% qui manque. Ouais, ben c'est ça. <rire> fait que, honnêtement, je m'attends à voir le Canadien dans le top 10 du Powerplay l'année prochaine. Puis moi, ce que je verrais le plus, c'est la première ligne de Powerplay. Tu vas avoir Markov avec Weber. À l'attaque, t'es obligé, et je dis bien t'es obligé, de mettre Pacheretti avec Galchenyuk. Mm -hmm. Et tu mets un Radulov. Mm -hmm. Parce que qu'à 5,75 millions... Ah non, s'il est pas là, c'est un désaveu. ce gars-là vient améliorer ton top 6 de façon magistrale. là Je, je suis sûr que tu n'es pas d'accord avec moi. Et si tu veux, on peut passer au point de Radulov. Sinon... Ben en fait, j'avais encore d'autres trucs que je voulais à, ah, à dire. C'est que... Moi, un des problèmes que j'ai, c'est souvent avec les médias, c'est que... Les joueurs avec le Canadien sont donc ben bons, puis sont donc ben fins. Quand ils arrivent, c'est tout le temps meilleur, puis quand ils partent, c'est tout le temps pire, tu sais. Puis déjà, on sentait la campagne de salissage envers Piqué souvent, tu sais. Ah, ben ça c'est, c'est là depuis combien d'années, cinq ans Ah, écoute, non, c'est, gars. Mais particulièrement dans les dernières semaines, c'était plus intense il trouvait des défauts puis tu sais c'était donc facile de, de, de jaser ben tu sais en regardant les médias d'ailleurs tu te rends compte que finalement ben peut-être que tu sais tout le monde dit à Montréal que Weber est meilleur sur la glace c'est un meilleur joueur mais que finalement c'est peut-être pas le cas tu sais entre autres Sportsnet si vous allez voir sur l'article vous allez voir le tableau Tout est à l'avantage de Subban. Parfois serré, mais parfois pas tant que ça entre les deux gars. Il y a des données là, assez intéressantes. Subban est le meilleur dans la ligue euh, pour euh, ce qui est des jeux réalisés avec la rondelle. Weber est 216e. Pour un gars dans le top 5 qu'on considère d'estime dans le top 5, c'est ordinaire. Tu sais, Puis dans les euh, dans euh, les chances de marquer générées. Ben, Subban n'est dépassé que par Carson, qui est le meilleur déf défenseur offensif. Là, on ne se le cachera pas. Là. Carson est en avant de tout le monde par un mille à l'avance. Subban est deuxième. Puis Weber n'est même pas dans le top 30. T'sais. Même s'il y a plus de ou autant de points dans les dernières années, puis on y reviendra, ça c'est une autre affaire. Euh, Weber ne se classe même pas dans le top 30 pour les jeux créés et les chances marquées. Oh, mais... C'est là que tu vois justement que c'est des défenseurs très différents. Mais on. Souvent dans les médias, on mentionnait que ben, Weber était meilleur offensivement. Tu sais. C'est le cas entre autres d'un. Tu sais, il y avait un, une prise d'image qui avait été faite de, de, de TVA Asport qui disait Dans les cinq dernières saisons, puis là, ben les points étaient à l'avantage par un pour Weber. Mais quand tu compares les quatre dernières années, soit depuis le dernier lock avec les règlements et tout ça, ben là la différence s'accentue. En fait, Subban est presque 50 points meilleur que Weber dans les 4 dernières saisons. Ce qui veut dire que Weber a commencé à ralentir. Il y a 5 ans, Weber était à égalité avec Subban en termes de gestion et de euh, pour générer des points. Puis, en 4 ans après ça, c'est 50 points de moins. Ouais, mais je suis pas d'accord pour dire qu'il a ralenti pour autant. C'est juste que je pense que leur style a changé. Et Il faut penser aussi ce que ça fit avec le changement de coach. Parce que Barry Trotz, c'est parti de là, ça fait combien d'années? Deux, trois ans? Fait que tu sais, moi honnêtement, je pense que même Peter LaViolette, quand il s'est fait dire par euh, David Paul, « Yo, je peux aller chercher Fisouban », il doit dire « Ben, vas-y, man. » Parce que peut-être que pour lui, c'est le genre de joueur qu'il veut pour son plan d'attaque. Peut-être que Weber est pas le même, tu sais, comme on, on comme tu parles de Yossi qui était rendu numéro 1, pourquoi? Peut-être parce qu'il est beaucoup plus offensif que Weber. Peut-être. Il y a ça qui peut venir en ligne de compte aussi. Mais peut... dites pas par les médias de Montréal que Weber est meilleur offensivement que Subban. Non, ben ça c'est parce que c'est juste c est, c est un pauvre choix de mots de la part de, des médias. Là. C'est hey, comme... censé être des experts, c'est censé être des spécialistes. Ouais, j'aime bien ton mot censé, ah, maudit que t'es bien choisi sur ah c'est quelque chose de beau. Non, mais... On va y revenir sur les spécialistes. Ah, Gaston facepalm de rien. Ah. Euh... <rire> non mais c'est tellement différent comme joueur que justement faut puis là je vous dis tous ceux qui nous écoutent là arrêtez faut, faut pas comparer souvent tu Weber. C'est la pire erreur que vous avez pouvoir oui, faire. Dans le début wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hey, hey, hey, hey, hey! On peut pas comparer les deux. Les deux jouent en défense. Les deux sont censés être le défenseur numéro un. Les deux ont pour but de faire gagner la Coupe Stanley au Canadiens de Montréal. Hey, écoute, si ça fait dix ans qu'on compare Eller et euh Comment est-ce qu'il s'appelait le gardien de but? Écoute, j'ai un, un blanc okay. <rire> Alak. Si on a passé 10 ans, ben pas 10 ans, là, mais tu sais, X nombre d'années à ouais. comparer les performances de Alak et Eller, qui sont un gardien et un attaquant. Hey, on, capable de comparer deux défenseurs au moins, là. Ouais, non, on peut comparer, oui, mais je veux dire, dans le sens, faut pas comparer leur style de jeu. Tu sais, le monde dit, wow, monsieur. Mettons, euh, Weber fait pas assez ci, il fait passer pas ça, Suban le faisait. Euh, bon, mais c'est pas, pas son genre de jeu, sais. Et... Puis honnêtement, je suis sûr que le monde va tomber en amour bien raide avec coucher Weber ou surtout qu'il va avoir pitché 3-4 garnottes dans le net là. Dans euh... <rire> le monde va faire Wow! Bien, <rire> honnêtement, je suis pas mal sûr que ça va venir à des comparaisons à ça, pis t'sais. Ce dire... serait plus juste. Oui, parce que c'est à peu près le même genre de def. Et... Offensivement, oui. Oui, parce que défensivement, Weber est supérieur. Mais c'est surtout <rire> le fait que. Je vous le dis là, Shea Weber va apporter quelque chose de complet dans tout le vestiaire du Canadien de Montréal. Il va rehausser le jeu, de tout le monde par la confiance, par l'expérience. Tout! Tout Shea Weber va l'apporter à tout le monde. Moi, c'est sûr que je que, je, je suis sûr que Michel Terrien va bien s'entendre avec. Il va-tu bien faire paraître? Peut-être même que Weber va aider Terrien à faire. Hey, moi, je ne suis pas dans les chambres je sais pas comment ça fonctionne à 100% mais tu sais, Weber va peut-être pouvoir même se permettre de dire à Michel Trin des petites affaires que Michel Trin va faire ah j'avoue que, je sais pas, des jeunes joueurs sais Sergachev va jouer à Montréal cette année, t'aimerais-tu mieux qu'il joue à Montréal cette année, ou qu'il joue ailleurs je veux dire il me semble que moi me dire, pour le faire évoluer j'aimerais mieux qu'il évolue avec un Markov, un Weber qui ont de l'expérience, que c'est des routiers dans les nationale Ben, n'attends-toi pas trop à ça, hein? Non, non, je m'attends à zéro à ça, là, je te dis. Tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a ouais. encore Emeline, on a encore toutes les... Ouais, c'est ça. On a sept gosses contre One Way NHL en défense. Ah, voilà, je sais ça. C'est pour ça que je m'attends à ce qu'il y ait des échanges. Et ouais, moi, là, j'aime tellement ça quand Bergevin me dit devant les médias, là, pour bien paraître, faut que les jeunes me forcent la main. <rire> ouais, <rire> ouais c'est ça. Non, mais pour vrai, je m'attends à ce qui se passe de quoi? c'est impossible que la job de terrain soit finie à 100%. Je dire, même juste avec l'arrivée de Toya. Honnêtement, je veux dire, ta réaction quand ta réaction... Je l'avais oublié. <rire> non, mais pour vrai, je veux dire, la signature d'Almond Toya, quand j'ai ça, j'ai Ah Non, mais écoute, moi, là, je, je, je, je le disais l'an passé, c'est tellement cool. Là. Le, le, Mike Condon, là, il, il est génial. Okay? Il a l'air d'un bon gardien tout en étant vraiment mauvais. C'est génial. C'est le meilleur des deux mondes. Pour une saison là, désastreuse comme le Canadien avait, tu pouvais te dire « Ah, oh, c'est pas à faute du gardien de but. » Mais en même temps, il arrêtait pas l'époque. C'était génial. C'est ça. Mais tu sais, je veux est-ce qu'il a est flashé dans l'œil de quelqu'un d'autre dans le National? Faut tu, faut pas que tu répètes la même erreur que Dustin Tokarski. Le gars brille, même s'il brille pas tant. échangé. Mais ça, les, les DG sont pas capables de voir à long terme, tu sais. Je, je le disais en début de saison l'an passé, échanger Ben Bishop, tu sais, euh, dans les shirts de, de, de Steve Yzerman, il est prêt, tu sais. Puis tu vas avoir un maximum parce que il a personne qui le sait que tu as un deuxième gardien qui est prêt, tu sais. que là, tu vas arriver, tu vas faire comme, ouais, j'en regarde peut-être pour changer Bishop, mais tu sais, je suis pas prêt. C'est les enchères. Ah ouais, ça va grimper. Là, tout le monde arrive après les playoffs que. Vasilevski a été finalement ben, le gardien euh, de confiance du, du Lightning parce que l'autre t'a blessé encore. Il a bien fait, tu sais. Il a amené son club en, en finale, tu sais. Mm. En finale de conférence, là. Je, je pas que les gens se. se, se, se trompent. Pis là tu fais comme Ouais, mais qui je fais goûter? Ah mais là, t'en as un qui a un gros contre que il faudrait peut-être l'échanger. là tout le monde te voit venir comme un truc de, de 52 pieds là. Ouais. Ben non, pas capable d'évaluer d'avance. non, oh, il aurait dû l'échanger un an d'avance, pis... Ouais. C'est quand même échangeable encore, comme goreux. Je dis, même des... Edmonton, là. Ben, Edmonton, il espère que Talbot fait la job, là. puis à peut-être. Peut-être pas, mais, sais il... Il l'ont, t'sais, fait qu'il espère encore, là. Mais, tu sais, Peter Cherilly. T'sais, je dis que les DG regardent pas d'avance. Peter Cherilly, euh, c'est pas... C'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, là. Pas Taylor ou Amen. » Tu sais, moi je me fais un petit plan de match sais, pour avoir jeu pis les sujets que je vais aborder, puis on y va, puis des fois je rate des trucs, je suis comme ah, oh, okay, finalement on n'embarquera pas là-dessus. Moi j'avais deux sections que je voulais faire en fin de show section contre de merde, alias DG Cave, et section échange de merde, alias DG Cave again. Et devine quel échange j'avais mis dans cette section là Taylor ou Larson. <rire> ah non mais je comprends juste pas Ah oui pis j'ai mis en parenthèse Peter Cherry Lee est un Christ d'idiot caliste que j'ai raison des fois hey, Il a échangé les deux choix de première round de 2010 Les deux premiers Puis je lisais un truc là dans les joueurs qui ont atteint le, le, le qui ont atteint 60 points et plus dans les cinq dernières années, il y en a 15 tu sais. Puis dans le top 15 il y en a 5 qui ont été échangés Pis trois que c'est lui. Hot. Pis les gars ont fait des 16 autres 60 points mais avec leur nouveau club, pas avec le sien. Ah Peter Cherilli. Pour vrai, là, je ne comprends pas que ce gars-là a encore une job. Man, c'est l'élite du hockey là. La meilleure ligue au monde! Pis tu me fais croire que pas mieux que Peter Cherilli. C'est la moustache. Tout est dans la moustache. Ah c'est clair. C est, c est... Il omnubile tous ses employeurs. Man, pour moi il y a Val. Je vois pas d'autres raisons. Or jeu édition Salace. Mais non, mais c'est correct, là. le temps qu'on soit. qu'on soit ouvert là, dans la ligne nationale. C'est comme la gueule à Cherilli, Ouais. Ok, Bon. <rire> On avait dans nos sujets Andrew Shaw. Ah uh, ouais, Andrew Shaw. Et hey, ça, là, ça a brassé le. Le repêchage, tu sais, le premier choix se fait, Matthews est repêché à Toronto, puis tu sais, c'est une grosse patente, puis là Batman arrive sur le stage. Tu avec la huée de tout le monde comme d'habitude. Puis il dit we have a trade to announce. Et là tout le monde fait comme il dit le mot Montréal. Puis là tout le monde fait comme ça c'est le yoel qui tombe à terre, le deuxième choix overall, tu sais. Georges Larraque l'avait dit. Ça va transformer le visage du Canadien de Montréal. Écoute, j'étais prêt, là. Le deuxième choix, on va aller chercher Patrick Lenné. Ça va être cool, ou Pour lui, la Ça va être génial. Wow, tu sais. Enfin, un attaquant de premier plan. Encore. Puis, tu sais, avec Galchenuk comme premier simple. Là. Écoute, ça va être malade. Finalement, on échange l contre deux choix de deuxième ronde. Ça, j'étais comme surpris. Je fais, suis eh, c'est hot, ça. Et deuxième échange, on va chercher Andrew pour Deux choix de deuxième round! Fait que finalement, c'est l contre chat, Puis je suis pas tant sûr qu'on a le dessus, Puis surtout, surtout, on va payer plus cher. Alors, arrête qu'on a pas le dessus. Arrête! Arrête! Et wow, wow, wow! Si on peut pas comparer Weber puis Subban, on peut pas comparer chat puis L1. Fait que moi, je dis que c'est... <rire> non, mais... Non, mais euh, ah, tu viens de non, faire mais... servir ton argument, hein? <rire> je, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps... Écoute, Andrew Shaw est plus jeune. On va voir, déjà en partant. Trois ans. C'est même pas une question de talent. Dans son cas, c'est vraiment le contrat. Pour moi, là, le problème, le club est meilleur avec Shaw. On est d'accord. Juste, le, le côté... Euh, le style de Gallagher, tu sais, c'est... Je, sais pas. je trouve que je suis sûr que l'année prochaine il va y avoir une, de bonne une bonne saison. Même Lars seller, je suis sûr que l'année prochaine il va y avoir une bonne saison avec les Capitals de Washington. Ouais, je serais content pour les deux, Puis c'est bien correct. C'est pas une question de talent, c'est une question de fit. On est bien correct là-dessus. On avait trop de centres à Montréal, deux joueurs de deuxième ronde. Écoute, pour aller, je pensais jamais ça possible. Puis le prix, ben en retour pour ça, était pas si énorme. Par contre, le contrat, 6 ans pour un bonhomme de ce style-là, et surtout à 3.9. Man, ouais. il est mieux payé que. Gallagher. Ouais, mais en même temps, c'est le marché d'aujourd'hui, c'est... Mais non, t'es pas obligé de le payer à ce prix-là. Ben oui, sinon tu l'as perdu. Mais non, il est à toi pis il est RFA, au pire, valant d'arbitrage. Pis t'as un an pour... Ouais, pour, ça. Il va signer un contrat d'un an à un salaire moindre, pis t'as un an pour t'entendre avec. Puis au pire, tu l'échanges. T'es pas obligé de donner 6 ans à 3.9. Là? Non, j'avoue, mais quand même, tu sais. Mieux avoir, un, mieux avoir un gars content, puis tu sais, je dis que Benjamin le connaît, là, parce que bientôt, ça va s'appeler euh, les Blackhawks de Montréal. <rire> <rire> Mais Tu le sais même pas comment est-ce qu'il va fitter avec l'équipe. Il va-tu être encore bon? C'était-tu le fait de jouer avec des gars comme... Il a joué sa même ligne que Taze là. Man, ouais. il n'y aura ça à Montréal, là. Non, tu sais, essaye les, tu sais. T'as as le luxe en plus, en tant que RFA, de l'essayer, tu sais. De le signer un an par arbitrage au pays. T'as le pouvoir, man. Pis t'y donne quand même un meilleur salaire que que Gallagher, man. J'en reviens pas. C'est vraiment ça, mon point. Il est censé être l'émule de Gallagher. Il fait pas sa production offensive. Il aura pas le même impact parce que... Est... Il est moins bon que Gallagher. Mais pourtant, il va être signé plus. Pourquoi? Il a rien qui pressait, sais. Ouais... J's... On chie à la avec le contrat de Plecanek... On l'a signé vite, vite, vite en début de saison de prolongation de contrat de deux ans pour après la fin de son, son contrat actuel. Donc, il débute là, là. On chiale à star, tu l'as signé ben trop vite. Il fait la même affaire avec ça, man. Ouais, non, je comprends, mais je sais pas. J'ai le feeling que il va apporter plus ça à Montréal avec son style de jeu, là. 3.9, je sais pas, on dirait que j'accroche beaucoup moins là-dessus, mais je comprends totalement. Puis ton argument est super bon. Puis oui, ok, on va... On... On peut, peut s'emborder les doigts dans 4 ans, mais tu sais, il n'y a aucune clause d'un un échange, c'est probablement qu'il va être échangeable. Ben sais, si on s'en mord les doigts dans 4 ans, essaye de l'échanger. Même s'il n'y a pas de clause, sais. DG Cave, C'est tout ce que j'ai à dire. Mais euh, puis <rire> je l'adore le gars, je trouve que c'est un bon échange, ça faisait du sens, tu sais. Mais c'est tout le temps ça, les DG de la Ligue nationale. Ils font un bon move, ils en font quatre de merde. En même temps, <rire> là on parle de ça là. Je salue GS Chaplot qui euh, me demandait d'être mode après tout. Ça continue, man. C'est pour toi. Il <rire> <rire> faut que j'apporte du positif, tu m'aides pas, là. Ouais. Non, mais. honnêtement, tu je veux on chiale sur le joueur, ben bon, pas vraiment qu'on chiale sur le joueur, là, mais. Le contrat. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, l'année prochaine, il fait 30 buts, 40 passes, là. Ce qui arrivera probablement pas. Là. Bon, mais... -même. <rire> ouais, mais. <rire> Mettons là. 3.9, c'est une aubaine. Mais oui, mais tu le dis toi-même, ça arrivera pas. Donc toi, ça sera 50 pas il 20 buts, 30 passes. C'est beaucoup plus réalisable dans son cas, mettons. Hein. Ben, c'est encore drôle, man. Ah non, moi, je suis sûr. Ma, ma prédiction pour l'année prochaine, 20 buts, 30 passes. Andrew C'est Patriotty qui était censé en faire 60. Non, 57. <rire> mais, 57, euh... ouais. ouais hey, passe. Arrête de revenir dans le passé, OK? Écoute, <rire> Shaw... Sa meilleure saison en production offensive, c'est 54 points. Il était dans le junior à ce moment-là. Dans le junior. Il y a des gars qui font 100 points dans le junior qui sont pas capables d'être des gars offensifs dans la Ligue nationale. Puis un gars de 54 points, tu es en train de me dire qu'il va en faire 50 dans la Ligue nationale. Je n'y crois pas. Ça arrive parfois, mais jusqu'à maintenant, il nous a pas laissé entrevoir ce genre de performance-là. Sa meilleure saison de Ligue Nationale, 39 points. Avec les Blackhawks, une meilleure offensive que Montréal. Ça arrivera pas, tu sais. Mais... Au mieux, il va valoir son 3.9. Au mieux. Au pire, il va valoir 3 millions pour le payer 1 million de trop, tu sais. Ouais, peut-être, mais en même temps... Je sais pas, je me dis juste qu'il va peut-être apprendre un peu de Gallagher. Euh, t'sais, les deux ont le même âge. Ils vont sûrement être bien amis. Tu sais, Si tu regardes la saison de Gallagher l'année passée, euh, je, je viens d'avoir ça là puis je suis un peu surpris. 40 points en 53 matchs. Mais on, tout le monde Très a dit solid. que Gallagher a euh, euh, plus de mains, plus de capacité offensive que, que, que Chat. Puis sa meilleure saison dans le junior, 91 points pour euh, Gallagher. T'sais. Chat a même pas, quasiment la moitié tu sais. L'avenir va nous dire l'année prochaine. Hein? Mais j'espère, man. C'est même pas là-dessus, tu sais. Ouais, non, je comprends. Le est débat est même pas là. Le long terme, euh... mais c'est parce que... Ouais, on va voir si euh... il va faire t'sais, un gommage gom de lui. La, la convention collective actuellement dans la Ligue nationale fait en sorte que les joueurs qui signent UEFA peuvent au maximum avec une autre équipe que la leur actuelle. Donc, un nouveau club signé pour 7 ans. Et pour les joueurs qui demeurent avec la même équipe, c'est 8 ans. Pourquoi? Parce que les DG offraient des contrats de 14 ans à chez Weber. T'sais. On Imagine. est ils obligé sont obligés, eux autres même, de se limiter pour s'empêcher de faire des gaffes. Ok? Puis Malgré ça, l'an passé, il y a 10 contrats qui sont rachetés. De 10 clubs différents, c'est 33% des DG qui font une erreur assez grosse pour préférer payer un gars à ne pas jouer pour eux autres. Imagine. Chat est un gars de 3e trio. Au mieux, peut-être deuxième. Et tu lui offres six ans. C'est contre nature de faire ça. Un premier trio, ça. six, sept, huit ans. Pas de trouble. Deuxième trio, trois, quatre, cinq. Pas de trouble. Un troisième trio, deux ans max. Ça roule tout le temps. Ils sont interchangeables. Pas six ans. Je suis d'accord avec toi. <rire> J'aime ça. Yes! <rire> D'autres trucs on va être content, les deux, euh, puis on va être d'accord. Radulov, tu sais, quand je te disais, donnez un essai, bigo. Un an, 5.75 contrat, le salaire, ça fait du sens. C'est un gars d'un point par match dans la Ligue. Euh, plus qu'un point par match dans KHL dans la Ligue nationale le prouver. Moi, je suis super content de tout ça. Ça va super bien. Beau, euh, beau move de, de Bergevin. Puis tu sais, quand j'ai une autre affaire que je disais par rapport à Andrew c'est qu'il nous empêche d'aller chercher nos deux gars top 6 qui nous manquent. Il en manque y en un, il n'y a qu'un là. Il Nous manque un left wing deuxième trio. On espère que Rivaille <rire> va être capable. Ouais. Pas sûr. Pas mais... sûr non plus. Mais c'est encore faisable sur le marché des transactions. Oui. Tu sais, on a ça. des sharebacks, des mecs Caron qui traînent en bas qu'on peut peut-être passer pour un top 6. Ben, tu sais, je préférerais à la limite que. Shareback ou Rivaille nous fasse mentir puis oui, oui, oui. soit capable de le remplir avec un salaire vraiment moindre. Ça, on veut tout ça, JB. On veut tout ça. ça. Je, je préférerais ça, mais oui, transaction. puis On verra qu'est-ce que ça va donner, mais actuellement, là quand moi, je regarde mon alignement, là, on fait ça ensemble, OK? Premier trio, Paturity à gauche, Gashenok au centre, Redoulev à droite. Ça, je pense qu'on ne peut pas vraiment se tromper. Ben, ouais, ouais. À moins que tu interchanges avec le Ganek et le mais là, c'est pas comme <rire> temps avec la fin de saison. L'affaire, c'est que moi, j'ai bien aimé le, le la chimie, je cherchais mon mot, euh, avec euh, Gallagher, Galchenuk, Pacioretty de l'année passée. OK. C'est quelque chose qui peut quand même être intéressant, surtout, si tu mets Radulov, Pacioretty, tu as comme... Là, en fait, si tu mets Pacioretty, Galchenuk, Radulov, tu as un potentiel de genre... 80 buts, genre, sa première ligne. Ouais. C'est pas plus. Mm -hmm. Les trois, c'est pas des gros passeurs, mettons. Ben, qui est censé être celui qui donne la POC en tant que joueur ouais. de centre. Mais, je suis pas moins sûr que ça sera pas ça. Mais peut-être. Mais tu sais, moi, je mets les meilleurs éléments c'est la première. Tu sais, 5.75, tu le mets sur la première ouais, d'office. là. C'est sûr. Mais c'est interchangeable. Je te donne un alignement D1. là. Là j'ai un trou à gauche, c'est à la deuxième, Plecanek Gallagher. Ouais. On est d'accord. Ouais. Ça troisième, Carr, Dano, qui vient de signer pour deux ans. Puis Chat. On est d'accord. Ouais, surtout que tu as sûrement Dano et Shah qui ont déjà joué ensemble. Exact. Dans des fonctions similaires. Dans un club meilleur. Fait que c'est tu sais, affide pour moi. Puis ça à la quatrième, Byron, Mitchell, puis Flynn. Les bah, trois à Ouais, ouais Je me écoute... suis vomi dans la bouche. <rire> <rire> ah ouais, ok. Ouais, <rire> ben écoute oh. je trouve pas ça aussi dégueu que toi mais je comprends pourquoi là. <rire> Mitchell Flynn en partant euh, je m'excuse ah ouais, mais Benjamin il a signé ben moi je mettrais plus d'autres choses à Catherine, quatrième ligne que ça même je mettrais un mato à place il... un andriguetto à la place il a-tu signé matau ben c'est ça dernière année je pense Matou, uh, Matto, uh, il est en attente de contrat, si je me trompe pas. Si tu sais, c'est une le à sur 4 qui a l'affaire de, de quoi, il veut signer un contrat, ça peut être bon. J'aime mieux mettre un bon, jeune... Il reste t'as raison, il reste un jeune. Ouais, c'est ça, puis j'aime mieux mettre un jeune qui je veut peut-être vouloir donner. Oui, toi, oui, mais c'est qui le coach? Même là, il <rire> est gauche, André Gato, c'est pas quelque chose qui intéresserait ça? Ben pas parce qu'André André c'est un gars de puis c'est le même problème que moi j'ai avec euh, avec des harnais je le mets même pas dans mon alignement là tu, je t'ai remarqué c'est ouais. le genre de gars que avec leur gabarit et avec leur type de fonction naturelle donc d'être des, des attaquants offensifs sont pas capables d'être ces deux premiers trios tu peux pas les mettre sur les trois et quatrièmes parce que c'est des missions défensives après ma base hein? fait que moi j'ai bien... oui puis non hein? Oui puis non, parce que honnêtement, le, le trio défensif J'ai feeling si mettre... qu'il est en voie de disparition là. Oui, oui, oui, ben je suis d'accord avec toi, puis tu sais, je suis bien prêt à mettre Andrietto à la place de Byron. Ouais, ben moi, Andrietto je pense que c'est plus à un allié droit qu'un allié gauche. Là, je mettrais plus à la place de Flynn. Ok. Byron, okay. à la limite, je ouais. okay. peux le trouver quand même efficace, il est rapide, il est pas gros, mais tu sais, moi je trouve qu'il est quand même bien joué l'année passée. Pas de c'est mérité un contrat de 3 ans, mais il est quand même bien joué. Euh, moi, je descendrais Dano à la place à quatrième ligne, okay. parce que c'est encore un petit peu plus jeune, je trouve qu'il... qui sur la 3? Ben moi, ouais, c'est ça l'affaire, c'est que j'enlève Mitchell, moi Mitchell, okay. euh, je... je regarde... Là, tu sais qu'il reste 2 ans de contrat à lui, puis 3 à Byron. Je suis totalement d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, <rire> ça c'est des signatures de merde. Mais je mettrais Dernais sa troisième avec un shop et un corps. Pourquoi Parce qu'ils sont plus corbatifs. Dernais a quand même encore une bonne vision. Putain qu'elle paye 3.5. L'année passée sa la 3 trois, il a bien fait. Ça a commencé à foirer quand, quand ils l'ont monté. Ouais. Et après ça ils l'ont redescendu, ils l'ont remonté. Non. Mais les D'ailleurs, attendais-tu à ce qu'il soit racheté, euh, Dernais? Moi, j'avais cette impression-là, mais en même temps, c'est la dernière année de son contrat. Après ça, on est débarrassé. Moi, je pense pas qu'il va ressigner avec le Canadien. Là. Ça c'est sûr. Mais je pense que c'est plus ça l'affaire, c'est qu'il il l'aurait racheté probablement s'il y aurait eu le gros move à faire puis qu'il manquait le 2 millions quelque. il l'aurait peut-être racheté pour faire regarde je vais l'avoir deux ans à ce moment ça a un je sais pas, pas, pas c'est quoi les chiffres là comme un million quelque. je vais faire avec pour aller me chercher l'autre gars tu sais. mais d'après moi c'est plus ça ils vont me faire jouer l'année dernière année ça regarde euh, même que je serais même pas surpris que ce gars là se fasse échanger la date limite mais pour ça faut tu le faire jouer c'est pour ça que je le mettrais ça à 3 hein. ouais Parce qu'à 3.5, si Lars cellule s'est fait échanger. Ah non, wow, wow, wow. Ouais. Avec... Oui, non, je sais LR est meilleur, là, mais. <rire> Elle, ouais. j'ai une 1 envers ce gars, je suis pas avant. Le 16, size... ben sais, c'est parce que LR, on se l'est fait vendre comme un gars potentiel de deuxième trio. Ouais non, j'ai. Puis de à la limite, même de 4. Mais tu sais, on le payé comme un gars de 2, tu sais. J'ai toujours payé. Dans, les... Dans la bonne chaise, moi je pense qu'il y a ce qu'il faut pour être dans la Ligue nationale, mais ouais, en réalité, on n'est jamais capable de mettre du monde dans les bonnes chaises. Mais il est jamais à l'heure. <rire> <rire> Quel mode! Euh, je m'excuse. Ah ouais. Là ben <rire> tu sais, en défense, ça, ça, ça va être rapide là, parce qu'il n'y a pas de place là. Ça va être. <rire> ça va être rapide. Puis je commence à, en disant Beau lieu à gauche à la première des <rire> Weber. Après ça, deuxième paire, Markov-Petri. Markov, ralenti, est comme ça a pas de bon sens. Ça prend quelqu'un pour le rattraper, puis ça va être Petri qui va avoir le, le trouble. Et après ça, sa troisième paire, Emeline-Patrin avec Slash-Barbario. Tu sais, pour une fois de temps en temps, là. Ouais. Ben, moi, hein? <rire> ça, Charles Gatchev, là. Ouais. C'est la première paire, puis en ouais comme du monde. Mais t'as cette contre une HL, tu sais. Honnêtement, je connais pas les toutes euh, tous les, les, les côtés de palette des joueurs. Là. Fait que <rire> ça se peut que j'en mette pas aux bonnes places. Ben, ils s'ajusteront, hein? C'est ça, hein. <rire> comme tu dis, ils s'ajusteront. Moi, je mettrais ma première ligne. Ma première paire. Euh. Weber Petri. Là, tu vas me dire que les deux sont droitiers ou quoi dans le genre. Hein. Ouais. Fait que ça marche pas ce que je dis présentement. Déjà, ouais. <rire> mais c'est faisable pareil, ok? Moi je suis sûr que c'est faisable. Mais c'est parce que tu demandes Puis, tu sais dans la Ligue nationale, on l'a vu avec l'équipe Canada là, aux Olympiques, c'est qu'on essaie d'avoir le plus possible des gars qui jouent du bon bord, tu sais, pour pas avoir à faire de pivot. C'est pas sa première paire contre les meilleurs attaquants offensifs des autres équipes qu'il faut que tu t'adaptes. Ouais mais je mettrais peut-être plus un prêter qu'un beau. Quoi qu'en même temps, pour beau lieu, je comprends que ça pourrait être. Quelque chose d'intéressant. Mais bon, on est-tu d'accord, first of all, qu'on peut pas mettre Markov et Weber sur le même duo? On va se faire contourner de partout là. Ben pas tant. Là. Ben là. Markov, il y a des soirs, il pas capable de suivre sa deuxième paire l'an passé. Imagine cette année. Puis Weber n'est pas un marchand de vitesse, là. Ouais. Mais je suis pas convaincu de Boyeux sa première. À moins qu'il se mette Emily. Oh, non. Mais déjà que ça à deux ça, ça va trop là ça va trop vite pis c'est trop intense pour lui là ben quoi que l'année passée vers la fin d'année ça a commencé à bien aller ah il avait pris son air d'aller c'est une, une Lada Émilie euh, c'est bien long à starter mais il est plus arrêtable ouais. <rire> je sais pas moi, moi honnêtement euh, je, je mettrais des trous dans mes pairs c'est comme Weber puis de personne à gauche avec <rire> euh, euh, ouais mais tu sais moi dans mon esprit j'aimerais que ce soit Shergachev ben ça, honnêtement si tu vois comme l'avenir à la limite il faut, faut juste qu'il deal avec le fait qu'on va faire des erreurs c'est bien à le coach c'est ça fait qu'on le sait paix, que ça hein. arrivera pas mais non euh, je sais pas parce que qu tout le monde dit que Shergachev il, il est NHL ready puis il a marqué trois buts dans, le, dans la game euh, de fantasy là, hier puis Tu vois qu'il a un talent offensif, tu vois qu'il est mobile, il frappe, il est gros, il a, il a tout ce qu'il faut, il est prêt, tu sais Mais t'as 7 fucking contrats en défense. Ouais. Zach Redmond, je suis beau c'est qu'il va le mettre. Je crois qu'il était touté lui. Mais. Non, il est one, oui. Bref, peu importe. Mais. Je sais pas, beau lieu. c'est 8? Je dis 7 depuis tantôt, mais c'est 8. Ah je t'ai rajouté Randman là-dedans, moi. Oh oui, moi je le compte. Je pensais que c'était tout oui, mais t'as raison. Tu sais, je sais pas. Moi, moi, dans le monde idéal, j'échange Emline. J'échange Beaulieu. En partant. Moi aussi. Euh, Paterine, je trouve, c'est un prototype plus jeune que le même genre que Peut-être un peu moins robuste, mais il fait le même job. Barberio. Oui, pas mal moins robuste. Oui, Mais... Mal moins robuste Mais tu veux dire, on s'entend qu'il fait le même genre de, de, de job à défense. Troisième def, là. Ouais. Personnellement, si tu me donnes le choix entre Barberio et Beaulieu, qui, selon moi, est le même genre de joueur, je prends Barberio avant. Je le trouve plus efficace. Moi, j'aurais changé Markov il y a deux ans. Cette année, il ne vaut plus rien. Puis tant qu'elle l'avoir à stager à 37 ans, il va finir son contrat, prend sa retraite, t'as fait ta carrière, bravo, on est content. Euh, mais je l'aurais changé il y a deux saisons. Là. Parce qu'on voit clairement que c'est un problème. Il est payé comme un deuxième un défenseur numéro 2, mais il n'est pas capable d'assumer la job parce que ça va trop vite. L'expérience je... puis le positionnement n'est plus capable de compenser la vitesse. En même temps, il n'y a, a plus un sous pour jouer avec. Ça va-tu ça va ajuster sa game euh... Hey, Souban compensait beaucoup d'erreurs de, de Markov. Là. Les gens ils se rendent pas compte. Là. Ouais mais j'ai l'impression que les deux fitaient pas ensemble. Il y avait quelque chose qui faisait que ça marchait pas ensemble. Possible, possible. Tu mais... voyais souvent, Souban partir en avant. Markov qui faisait comme qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas c'est quoi le jeu. T'sais, Je suis d'accord là-dessus. Mais préférablement, au lieu de, euh, au lieu de Weber, j'aurais ramassé un défenseur plus jeune d'avoir un premier pic avec, tu sais. Ouais, c'est Parce que qu là, la défensive du Canadien, là, dans le top 4, ils ont tous 30 et plus. Là. Ouais, j'avoue, mais... Il euh, n'y a, a peut-être que 28. Je, je... Dans, le top... dans le top 4, tu en as 3 sur 4 qui ont... Bon, tu si bon, là... as arrondi, tu as fait une moyenne. Oh oui, non, c'est ça, exactement. <rire> mais euh, non, c'est en tout cas, je ne sais pas. Moi, là, je suis sûr qu'ils vont commencer Markov-Weber ensemble parce que dans la tête de c'est ces deux-là, les deux premiers. Ça va vraiment se ramasser après ça avec un Emlyn Petrie. Euh, puis ça va finir avec un genre Beaulieu, sa troisième paire, avec un autre death défensif, euh, genre Paterin, qui va alterner avec Barbario. Je suis pas mal sûr que ça va être de quoi dans le genre. On verra bien, mais moi j'ai l'impression que ça, ça va être une année de jonglage. Là. Ah c'est ça, ils vont... Ça va t... Ils vont tester la chimie puis qu'est-ce qu'ils fit mieux avec qui. Puis, euh... Moi on dit que j'ai auto <rire> <rire> Écoute, l'été commence. Ouais. Dans chante. les net. Ben là, ça c'est. Ben moi je, de... je, je pensais même plus à Montoya, là, mais j'avais mis Price Condon. Là. Mais ça va mais... être Price Montoya. Mais je peux comprendre tu sais, que peut-être que tu, sais, tu mets Emeline Condon. Pour d'autres choses, ça peut-être peut être, être intéressant pour une équipe, un jeune gardien qui a fait quand même qui a, qui a eu, eu la lourde tâche de faire office de numéro 1, t'sais, t'sais, comme numéro 2 dans un club, ça peut être une bonne police d'assurance. Vraiment pas cher. T'sais, tu peux combiner, sais, Mais je suis vraiment pas convaincu que ça va se faire, là, mais en tout cas. Mais même, même si ça se fait pas, moi je mettrais mon tour avant. Je me fous de ce que Condon a fait l'année passée, puis pis ah, bon service, papa. Montoya est un meilleur support, selon moi, qu'un Mike Condon. Pis surtout qu'il peut aller, de... il y a un two-way, fait qu'il peut aller en bas. Là. Ah, en plus, euh, tu parles de Condon, toi? De Condon, oui. ouais, oh, ouais c'est sûr. Pis c'est Condon, il peut être bon aussi si tu renvois en bas avec euh, Foucalé, Lindgren, pis tout. L'expérience NHL qu'il a eu, c'est pas mauvais, là. fait que ça peut juste aider les jeunes. Puis Montoya, l'année passée, il était super bon derrière le Wongo, fait sais, moi personnellement, c'est ce que je ferais. Dossier à suivre. Hey, euh, tu voulais parler de repêchage. Ouais, ben en fond, on a parlé un petit peu. Sergachev, c'était beaucoup les. Euh... En fait, moi, je voulais vous parler de ma surprise numéro 1, qui est le choix numéro 3 overall. <rire> oh oui, oh oui. Euh, honnêtement, j'étais pas surpris de voir Matthews. J'étais pas surpris de voir Lane. Mais quand Columbus monte en haut. Ben, sur, sur le stage, et qui annonce qu'ils prennent, avec leur troisième choix overall, Pierre-Luc Dubois. Vraiment nice pour le kid, là. Mais, du le coup, je ne comprenais rien. Je... Qu'est-ce qui se passe? Euh, on le voyait cinquième. Moi, j'étais sûr qu'elle allait avec les Canucks. Et, honnêtement, est-ce que t'es d'accord avec moi pour dire que ce move-là a chambardé tout Le reste de la soirée. Oh oui, complètement. Là, je suis sûr que des trades qui ont avorté à cause de ça. Ouais. Oh, oui, d'accord. Plein, plein, de trades. Parce que l'ordre semblait être assez établi, tu sais, faire assez consensus. Donc, il y a des équipes qui se disaient ah, tel joueur va sortir tel chiffre, faut qu'on monte, faut qu'on descende, tu sais. Là, ça a tout bougé, c'est clair. Tu sais, c'est comme, nous autres, on voyait, euh, c'était Paulius après ça, tu avais un tu avais, tu sais, Dubois... Tout, tout, était différent, t'sais. puis j'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine. Puis en même temps, justement, ça allait avorter probablement plein de transactions. On dirait que tout le reste des, du trade c'était lui voilà, lui voilà. Tu, tu savais plus qu'est-ce qu'est-ce qu'il allait aller où. Et il y avait une rumeur d'échange justement euh, canadien encore. On va revenir là-dessus avec les Oilers de Edmonton qui avait le quatrième choix. Pense Je pense que ça l'a avorté à ce moment-là. Probablement, parce ouais. que justement le canadien visait sans surprise Pierre-Luc Dubois. Et l'échange était sous ban. Mais t'as-tu remarqué que je fais un aparté là, que avant le draft, tout le monde là, encensait du bois parce que c'est un Québécois. Puis un Québécois, c'est euh, associé avec Montréal, tu sais, veut pas. Puis Moi, ça me gosse là, t'sais, de faire cette relation-là. Meilleur talent, meilleur choix possible, t'sais. Fais ça. Peu importe la nationalité. Ça sera un Chinois, un Afghan, je m'en sacre s'il en met 60 des nets je vais être content, tu sais. Je vais acheter le jersey, pas de trouble. Mm -hmm. Et après le draft, ou quand ça s'est fait, moi j'écoutais au 89, d'ailleurs, c'était de loin le meilleur show avec JC Lajoie. On avait Mathias Brunet, et on avait euh, Gonzo qui faisait les, comme le euh, report de, de, de repêchage, d'évaluation des, des, des dépisteurs. et on fait une solide job Sérieux, là, moi, j'avais la TV à Sportsnet, puis euh, pas de son, puis je mettais en radio. Vraiment, solid job. Ça, là-dessus, là, thumbs up. Et à partir du moment où est-ce que le repêchage, le troisième choix est arrivé, j'ai entendu d'un peu tout le monde dire, « Ouais, du bois, c'est un choix surprenant, pas sûr que le numéro 3, c'était le meilleur choix. » Tu sais, autant c'était positif avant le draft qu'après le draft, c'est comme, moi, ouais, on aurait peut-être dû sortir 8 ou 7, tu sais. Là, tu fais comme, OK, il y a vraiment une disparité entre les deux, là. Ouais. On nous a vanté ça, écoute, ça faisait couler de l'encre, les gens, euh, tu sais, ça vend, là, d'avoir la possibilité d'un Québécois à Montréal, puis dès que ça s'est... ça a tourné, tu sais, bon, tu sais, il y a vraiment encore une fois une disparité dans le message de la part des médias à Montréal pour avantager le Canadien, tu sais ouais puis en même temps c'est un québécois fait que ça fait vendre les codes des côtes je l'ai beaucoup senti beaucoup beaucoup puis tu sais des Mathias Brunet était pas tendre envers cette sélection là du bois comme troisième trouvais ça trop haut puis en plus on s'entend que Columbus pas meilleure organisation c'est pas ceux qui rise le plus dans le taux tu sais Edmonton Winnipeg Toronto un avenir pas mal plus reluisant que Columbus Vancouver Calgary tu sais Ben, quoi que Calgary, c'est moins pire, là, parce y qu a quand même des jeunes, là, mais... Tu sais, columbus Vancouver, c'était les deux pires destinations pour un prospect cette année, là. Ouais. Surtout que Vancouver, euh, ça va prendre un bout avant que ça remonte, Ah oui, ils ont ben trop attendu, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment senti un... Tu sais, ça a comme cloché négatif, tu sais. En tout cas, je voulais le, le, le, le souligner. Mais tu, tu parlais de rumeurs avec les Oilers, Souban et... Tu étais oui. en plus qui est coupé. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y avait une rumeur d'échange avec les, les, les orders de Minton qui incluait justement Suban, euh, si on n'en était pas en l'entendre de parler, euh, qui incluait aussi Taylor Hall, le choix de première ronde du, euh, des Orders, qui allait sûrement être Pierre-Luc Dubourg, justement, oui. c'était pour ça qu'il allait le chercher. La rumeur, tu dis que c'était euh, Hall, mais en fait, moi, ce que j'entendais, c'était Dresenthal. Non, ça, ça va que c'est ce qu'il voulait c'était le premier choix de recycled je sais pas quoi puis ouais c'est ça pis ça Charlie Weill voulait donner comme dans Taylor Hall ok ouais premier okay. choix en même temps Taylor, euh, Taylor Hall ça aurait été mieux que ben honnêtement moi j'aime beaucoup parce que euh, ça aurait été Taylor Hall Dubois, bois je pense c'était Darnell Nurse ou Oscar Clefbaum c'est pas Souban mais en même temps t'es un autre déf là ben c'est ça tu combles la chaise puis tu sais Là où est-ce que moi, j'ai un peu de problème avec le, le, le, le choix de premier ronde du Canadien, Serge Moi, je savais que c'était sûr. Ben, moi, j'espérais vraiment un centre. puis Mathias Brunet, là, je, je, moi, je, je le crois beaucoup. C'est un gars qui, qui regarde énormément les, les prospects. Pis, il mentionnait que Tyson Joss, ça va être une vedette offensive de la Ligue. Il a battu le record de Patrick Kane. Vraiment, il y avait une haute évaluation de ce gars-là. Mais moi, celui que je voyais, c'était Logan Brown tout le monde voyez, le voyait. 6 C'est 6, tu joueur de centre talent offensif de loin supérieur à un McCann. On voit que McCarren il est sur le bord parce que son 16 l'aide énormément à pouvoir à prendre sa place sur une glace de la Ligue nationale puis quand j'ai vu que c'était Sharghachev puis qu'on avait encore Souben, tu qu sais qu'on avait pas toutes les transactions, puis le nombre de contrats avant le 1er juillet, on était déjà à 7 puis on est maintenant à 8. Tu te dis oui, le gars il a bien beau être bon. Mais l'an prochain, à moins de se mettre dans le trouble financièrement de devoir tasser quelqu'un, faire un échange qui est peut-être pas à notre avantage parce que les gens nous voient venir, Ben Bishop Style, je fais je référence ici, ben tu pourras pas l'utiliser le plus rapidement que, aussi rapidement que le gars il est prêt à jouer dans la Ligue nationale, tu sais? Non, je je pense pas qu'ils l'ont repêché en se disant l'année prochaine va jouer à Montréal, tu sais. Eux autres, c'est clairement un plan de 2-3 ans puis il va jouer à Montréal. Là. C'est justement pour préparer l'après-marque, c'est. C'est crédiel, on s'entend. C'est le genre de gars qui mériterait qu'il y ait une entorse pour les choix de première ronde, qu'il puisse graduer dans la Ligue américaine puis pas être obligé de retourner dans le junior. Charlie Athey n'a plus rien à approuver dans le junior, tu sais. Ouais non, mais. Malheureusement, Il, il est super, c'est surtout le size qu'il a, là. Je pense qu'il est... Moi, je pense qu'il est prêt à jouer professionnel. J'ai hâte de le voir. Euh, le camp d'entraînement d'après moi ils vont lui donner beaucoup de minutes de jeu pour justement le, le voir à l'oeuvre. Ouais, faut, faut qu'il donne les, les fameux euh, ces matchs là, de, de try là, que ton contrat est pas activé. Là. Dans ah, la vraie ouais. saison. Donnez-y, tu sais. Faudrait Il, Le pire c'est qu'ils peuvent se le permettre. J'ai ça ouais, a oui. tellement allé mal l'année passée, je dis. Vas-y, montre lui que t'es all-in, c'est carrément ça. Ah, oh, j'ai vraiment hâte que la saison commence. <rire> puis sinon, ben c'est c'est vraiment, c'était vraiment ça. Puis après ça, Ottawa qui repêche Logan Brown, tu sais, pour ouais. vrai. Là. Ça, je pense, pense qu'il n'a pas aidé euh, la, la pilule à, à passer. C'est qu'il a, a été repêché beaucoup trop proche de notre cours. <rire> Joss puis Brown direct le back out ouais. back en arrière de Montréal. Là, tu fais comme le Canadien a un besoin en attaque de centre. Tu sais, il y a vraiment un problème. Tu sais, on a un surplus, mais on a un problème au centre. On avait... Ben, avant que le repêchage se fasse, on avait... Elleur, on l'avait même plus. Là, tu fais comme... Eh, tu sais, on a encore moins de choix de centre. On a besoin de talent. Pis ça fait... Ça fait 20 ans, man, qu'on dit le Canadien a besoin d'un premier centre, d'un gros premier centre. Logan Brown, ça marche, man. C'est exactement ça qu'on a de besoin. On va le chercher un défenseur. Tu sais... Je rien contre le gars. Il doit être super talentueux puis il va être bien beau, bien fin. On va l'aimer, tu sais. Mais c'est... Joss et Brown, c'était des occasions en or. Pis le timing était bon pour le pas-pris, tu sais. Puis les ouais. deux, là... Colorado, c'est dans l'ouest. là, Ça va faire moins mal, là, mais ça a l'air que Joss, il va en mettre des points au tableau puis on va s'en rappeler longtemps. Mais Brown va être à côté. Là. Quand il va jouer centre numéro un, dans un match Ottawa-Montréal... là. Comme, euh, pas ça, un, on va faire comme, c'est pas de centre numéro un encore. On va pas dire qu'il a passé proche. quand on est pas de centre numéro un, je suis pas 100% d'accord. Je veux dire, il y a quand mais même Galchenyuk. Mais ce fameux type de gros centre là. T'sais. Ben qui. Il... il est quand même assez gros là. Euh... Ça prend un centre de 8 pieds. Ben ouais, mais là, <rire> tu sais comme... Moi, je me souviens l'année passée, le monde qui a changé Galchenia. Non, non, non. Hey, wow. Non, je parle pas de toi, là. Non, non, je sais, mais je parle du monde. Calmez-vous. Non, mais c'est ça. Le gars a 22 ans. Là. Il a 160 points en 275 matchs en Ligue nationale. Pis pas toujours avec les meilleurs coéquipiers, là. C'est à Montréal que ça s'est passé, ça, là, là. À chaque année, il montre une amélioration. Il y a eu 30 buts l'année passée. C'est un potentiel d'un autre 30 buts, si c'est pas plus. Fait que, t'sais moi je pense que là on là notre premier centre. Le gars a de l'air de vouloir tu sais je le suis sur Instagram puis sur Ah euh, hey mais c'est fou hein sur Twitter. Si L'entraînement que... ce gars -là, là il est en mode beast. Ben c'est ça c'est il a de l'air de vouloir être une machine puis de vraiment être le premier centre du Canadien puis il a de l'air vraiment d'avoir la motivation. Je sais pas, man. Moi, là, j'ai... Cet gars-là, l'année prochaine, j'ai le feeling qu'il va éclater, là. Mais c'est un feeling, puis mes feelings sont jamais bons. Mais... hey, dis qu'il va <rire> être pas bon, OK? Dis que... Ah, il me que... là, mauvais. Faut <rire> qu'on l'échange. Hey, tu es, là. <rire> non, mais pour vrai, j'ai vraiment le feeling que ça va bien aller, Puis Même si on n'est pas dans la chambre, pis que toutes les rumeurs le disent que Souban mettait de la merde, on va le voir l'année prochaine, si c'était vrai, là logiquement, ça devrait bien aller. Là. On s'entend là-dessus? Logiquement. Fait que s'il y avait vraiment un problème, ça devrait bien aller. Le club devrait bien aller. Parce que, honnêtement, il y a du talent sur papier, là-bas. Là. Patrick, c'est pas un... Montréal, là. C'est ouais. ouais. pas <rire> un pied de céleri. à euh, aussi. Euh, T'as Weber à défense. Euh... Il y a du talent? Où ça? <rire> ouais, non, mais c'est... radulove, man. Radulov. Puis en ce que. Ben, on souhaite le mieux, mais je pense, tu sais, il y a du talent, oui, mais encore là, la, la fameuse équation, c'est est-ce qu'on est prêt pour la cette d'Année, tu sais. Puis, force est d'admettre qu'il y a trop de trous dans cet alignement-là pour être contender, tu sais. On est même pas sûr de qui il est, il est du, euh, gauche de deuxième trio, tu sais. C'est Un club prétendant la Coupe, tu le sais, T'as pas de questionnement, là. Le top 4, là, te questionne pas non plus à savoir qui va être là, là. Montréal, là, si tu es Mélène, si tu est dans le top 4, si tu, euh, Patrin, on le sait plus, C'est comme pas clair, C'est pas clair, effectivement. Puis aussi, ce qu'il faut pas oublier, là, c'est que, ben, on vit dans une époque de salon, euh, de, de salon, de plafond salarial, et, ben, quand Price reste deux ans, hein, à ouais. son contrat avantageux. Ouais. Ça, ça veut dire qu'après ça, tu sais, pour moi, il va signer 8. Peut-être 9 millions. Système Cross est capable d'avoir 8.5. Price est capable d'aller chercher plus. Mais... Honnêtement, je pense que c'est le premier gros qui va faire euh, le plus gros contrat dans le national. Ah, je serais pas surpris. Puis à ce moment-là, aussi bon soit-il, moi je pense qu'il sera plus assez avantageux. Il va prendre trop de place sur le plafond salarial. Donc la Coupe Stanley, le Canadien de Montréal doit la gagner dans les deux prochaines années. Ouais. Sinon, la fenêtre se ferme. Non, c'est sûr. À moins que, que Price fasse un Brodeur de lui et que.. Il hey, signe Oui, mais tu sais, Brodeur avait une historique avec son équipe. Il avait gagné à la coupe. Ouais. Il avait le même DG depuis des années. Il avait des coups et pieds qui étaient toujours... Tu sais, il y avait un environnement propice à, à Montréal. Là, pas sûr. Là. Pas ben, sûr que c'est le meilleur chum à, à Thérien, là. Pas sûr que c'est le meilleur chum à, à Bergevin. là. Ouais, mais on pas qu'un moment donné, rien euh, il va sauter. Moi, un aimait Terrien, on va en parler vite fait, là. mini parenthèse. Ah ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce gars-là a 10 matchs. <rire> ouais. Si c'est 2-8, là. 3-7, là. regarde sa tête va revoler, là. Euh, honnêtement, là. Si ça part mal, son année, là. Je check les critiques qu'il va avoir contre l'échange de weber Sudan, Si ça part mal. Euh, Je suis d'accord. Mais c'était rien. Parce que Krim, t'es Weber. Gamon moi si Radulov finit par jouer sa troisième ligne à un moment donné, là, le problème est un moment là. Oh oui, non, okay, à un donné, là. C'est ça. Que... OK. Euh, draft, c'est fait. L'alignement, bon, c'est fait. Je voulais qu'on parle un petit peu euh, de Média. Je t'ai dit tantôt qu'on était pour y revenir. Euh, Puis t'as placé Gaston Terrier, mon ami, mon meilleur. Ah. <rire> Je le déteste. Ah. Et... <rire> Il y en a un qui s'est fait montrer à la porte. Ouais! The Breezer! The Breezer! Patrice Brisebois qui s'est fait mettre dehors de TVA. Et là, c'est même pas contre la pour ou contre le, le, le fait qu'il soit tassé. J'ai un de mes chums qui travaille dans une radio de l'Outaouais, qui était le gars des sports, puis pour X raison, euh, il s'est fait mettre dehors Réf réduction d'effectifs parce que la Radio de Montréal va prendre des heures sur le régional. Il s'est fait mettre dehors, c'est un gars hyper compétent qui a du talent qui est bon. Puis même lui se fait congédié. Fait qu'imagine un gars pas de talent comme Brisebois. Puis pendant deux ans, il nous a montré des fails et des fails et des fails. Ce n'est pas parce que tu es un ancien joueur que tu as nécessairement ta place dans les médias. En fait, même, je te dirais que c'est plutôt l'inverse. Dans ma tête à moi, des gens de communication devraient avoir leur place dans les médias. Puis les joueurs de hockey devraient avoir leur place Ça la de Si tu n'es plus sur la l'as, ben écoute, renouvelle-toi. Ouais, fait d'autres choses mais pas nécessairement en avant de la caméra. Tu peux être un invité à de chambre là mais pas à toutes les émissions. <rire> <'est>, ouais. ouais. <rire> Et surtout le rent que moi j'ai c'est envers Enrico recrute sur son Facebook euh, mm -hmm. a mentionné il ah, y a des gens qui l'ont humilié puis bla bla bla les gens sont pas corrects. C'est vrai il y a des caves il y a des idiots qui vont y aller d'attaques personnelles. Par contre Forcé d'admettre que Patrice Brisebois n'était pas bon. OK? Il était pas bon pour faire ça. Et peut-être sera-t-il bon dans d'autres choses en avant de la caméra. Benoît Brunet, il était à l'analyse. Ça marchait pas. On l'a placé ailleurs. Et pour moi, il me dérange plus. Ils il ont il il comme trouvé une bonne chaise pour lui, puis ça fait du sens. T'sais. Mais il était pas bon pour faire ce qu'il fait. Euh, ce qu'il faisait, puis on l'a tassé. Même chose pour Brisebois. À un moment donné, surtout pour un gars qui a accès à des médias montréalais de grande ampleur, sans avoir fait aucunement ses preuves, parce que tu as eu une carrière de joueur de hockey, pour moi, il n'y a pas de pitié à avoir. Il n'y a pas de méchanceté à avoir nécessairement. Il y a des gens qui ont été certainement déplacés, mais de là, à défendre le gars, blablabla, tu sais... Le gars, déjà, Brisebois, il a eu sa, sa place dans les médias parce qu'il avait son, son historique de carrière. C'est le genre de passe-droit que moi, ça me fait suer. Toi puis moi, Jerry, là, on se fait le cul à écrire sur le hockey. Je fais des textes qui me prennent des heures à rédiger sur un blog que j'ai même pas sans clics. Je fais ça par passion. Ouais. J'écris rap... pas. Oui, non, je. je, je... <rire> tu sais, tu fais quand même le podcast. On n'est pas payé. On est passionné. Et je suis convaincu qu'il y a bien du monde qui trouve que nos opinions font du sens. Plus que Patrice Brisebois. Et pourtant, lui est à Montréal à, à TV puis pas du autres. À un moment donné, il y a une question de talent. Puis si t'es pas assez bon, tu te fais couper. Et ça a duré un an et onze mois trop long, cette expérience-là. Il aurait dû être coupé bien avant pour aller faire ses classes ailleurs. J'ai plein de chums dans, dans le domaine de la radio, de la télé, qui essayent fort, fort, fort même d'avoir leur place dans les médias, qui ne sont pas capables parce qu'il y a des gars comme ça qui prennent la place. Et c'est le genre de rent que je pourrais avoir exactement à l'identique envers les humoristes à la Radio de Montréal. C'est pas parce que t'es capable de faire rire sur une scène avec un texte écrit d'avance que t'es bon pour animer un show de radio. C'est pas parce que t'étais capable de faire un dégagement dans la meilleure ligue au monde de hockey que t'es bon en avant d'une caméra. Non, c'est sûr. C'est surtout, je pense c'est le nom qui est rattaché. C'est « Hey, Patrice Brisebois, il y en a un qui l'aiment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? » Si tu dis « Yo, Jubé gagné va être à TVA. » C'est qui ça, Jubé? Tu sais? C'est surtout okay, ça. Ben, Bob McKenzie, t'en scellé. Ouais, mais le Bob McKenzie, c'est un mauvais exemple parce qu'il est quand même connu. C'est un très bon exemple parce que c'est un gars de média. C'est pas un ancien joueur là. Ouais, c'est sûr. Non, euh, oui, je comprends mais quand même, je dis le gars est crédible, le gars il, il a il fait, fait peut, ses preuves. Tu là. peux devenir crédible. Ouais, ça ouais, euh, c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, faut pas non plus généraliser à tous les joueurs analystes là parce qu'il y en a qui sont vrais. honnêtement, le meilleur exemple que je peux te donner c'est Marc Denis. Oui. Lui il est bon, mais ça s'arrête là. C'est mon seul exemple. Il y en a pas d'autres. De... <rire> ça a pris combien de d'essais de, de, de, pour en trouver un Ouais, non, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec ça. Il y en a beaucoup que je trouve, même si des fois les propos peuvent être intelligents. T'sais, oui, ils ont joué la game. Euh... Moi, c'est le passe droit. Ouais, non, ça c'est sûr, il va passer avant le gars qu'il a eu son diplôme, euh, qui a fait 3 années d'études puis qui va être super bon avec ça. Je suis d'accord. ils ont le passe passeoir, c'est un privilège. Et euh... je vois euh, tu sais à TVA Sports, Mickaël, la Lancette là, il commence à être à la TV pour la Ligue nationale. Ce gars-là là, là j'ai euh, j'ai des amis de tu sais, on a des amis en commun là, puis je le vois aller là, ce gars-là, il bûche là mais depuis des années, man, à parcourir les arénas dans le junior, à essayer de faire sa place. Pas capable. Tranquille. Écoute, c'est à pas de tortue et ce gars-là regorge de talent. Et si moi, j'étais dans ces bobettes-là à me faire dépasser de même à TVA Sport par tout ce monde-là, là, je serais en beau fusil. Bon, des fois, j'ai l'impression qu'il est pas pris au sérieux. bon, Michael Lallanceur. Mais Il est pas pris au sérieux. C'est comme... Euh, Il y a quelques années, RDS, t'avait avais tourné Mar Marinaro. Euh, il y allait à V aussi là, quand ils ont essayé de refaire le, le, le, le, le 110% des, des pauvres là, à ce moment-là. Le gars te sortait des informations super crédibles. Il est annonceur numéro 1, Radio Anglophone à Montréal. Mais il arrive en français puis se faisait planter par Gaston Terrier puis par JC Lajoie. Aujourd'hui, est un gars pas mal plus crédible qu'il était il y a 10 ans quand, euh, quand, quand je te parle de, de ce à quoi je fais référence là. Tu faisais planter Tony Marinero est une référence en anglais. T'arrives en français puis on te le pinait parce que c'est le petit nouveau dans la langue, tu sais. Puis qu'il n'a pas joué à la game. Ouais. Hey, tu sais. En tout cas, c'était mon rent. <rire> Là, je suis d'accord avec toi. J'ai le goût d'avoir du fun un petit peu pour terminer le show parce que ça fait quand même un petit bout. Puis ben écoute, faut faut closer éventuellement. Je te parlais tantôt de sections contre de merde. Et échange de marde, on a parlé de Darsen puis Hall, c'est de la j'ai dit moi Shirley, au plus maudit. Mais les contre de mal, parce qu'il y a eu le 1er juillet, les UFA, ça s'est fait aller, et il y a eu quelques ententes assez boiteuses, merci. Euh, Steven Stamkos 8,5, 8 ans, 32,4 millions. C'est... Euh, non, attends plus, le, le, le 32,4, c'est pas le bon chiffre, mais c'est 8,5 par année. Moi, je trouve ça beaucoup trop gros, surtout sachant que l'équipe a énormément de talent à signer dans les prochaines années. Il n'est même plus le premier pointeur de son club, mais parce que c'est la, la gloire de l'équipe, c'est la vedette, on lui donne le gros contrat. Mais l'an prochain, t'as Johnson, t'as Palat, t'as euh, Kutcherov à signer, t'as Drouin. Man, tu vas trouver l'argent où? Pour signer tout ce beau monde-là? Je vais Hein? C'est Hein? Aucune vision, aucune vision... Ah, imagine, quand... il aurait pu signer encore plus ah, oui. ailleurs. Ah oui, oui. imagine, oui. Ça, ça aurait été quelque chose. Fait que tu sais, c'est un, un contrat trop, mais tu dis que c'est un moins normal parce que ça aurait pu être pire. Ouais, mais c'est <rire> ça. Dans, dans l'international d'aujourd'hui, le contrat est comme moyen là, pour oui. un joueur de son talent. Là, son... Wow, de son fame. Ouais, OK. Comme je te dis, talent. c'est ah, quand même un ancien 50 buts, là. Ben oui, mais il fait plus. Oui, mais quand même. Je veux bien, là. mais il fait plus. Ça fait 4 saisons que j'ai pas scarré euh, plus que 45 buts. Ah, Là-dessus, là il y a une saison écourtée, donc mettons 3,5. En euh, ensuite, autre contrat, David Baquet, 5 ans, 30 millions, 6 millions par année, Boston. Ah, c'est mauvais ça. C'est mauvais, tu dis. Wow! Au moins, la durée n'est pas trop longue. Mais encore là, le gars il a un contrat euh, assez, assez, assez, assez gros, merci. Hein? Mm -hmm. Ça me fait capoter. Ensuite, Milan Lucic, 7 ans, 42 millions, 6 millions par année avec les Harlers d'Edmonton. C'est euh, pas 7 millions, 6 ans Non, C'est 7 hein, 6 millions. Je ouais, me suis trompé ouais. avec d'autres mauvais contrats. <rire> Alors, euh, c'est, euh, Je pense que c'est le pire. Ben, c'est... Le pire, c'est qu'il y a, y a une clause en échange les 5 premières années de son, de son contrat. Tu ne changeras pas ça après. Hein? Mais non. Exact. C'est un peu n'importe quoi. Encore une fois, je suis ready. Mais le plus loufoque. J'ai dit le pire, puis c'est vrai qu'en termes de chiffres, Louchik c'est le plus coin tu sais, qui te coince le plus. Mais le plus loufoque, ok? Écoute ça, l'an passé, Thomas Vanek a fait 41 points. Il restait un an de contrat à 6.5, on l'a racheté. Donc on va le payer pendant trois ans, Le deux tiers de... En tout cas, la formule d'habitude, on le rachète, on va le payer pour ne pas jouer. Avec l'argent qu'on a économisé, qui c'est qu'on a signé, toi? Eric Stahl, 33 points. Devine quel chiffre on lui a donné? Quel montant? 3,5. Pour 3 ans, même. Ah, ça, c'est... Mais eux autres, c'est une signature espoir. Euh, on espère qu'il va revenir, le joueur qui était. Je vous dis tout de suite, ça arrivera pas. Mais ah, ça donne quoi de d'économiser l'argent de Vanek pour la dépenser sur un gars fini. Ben, Vanek, on va se de dire tout de suite, là, pas, je pense que c'est même pas une question de performance, je pense que c'est juste une question... C'était l'attitude, là? L'attitude, divergence d'opinion, avait... ça a juste pas fonctionné. C'était juste pas un bon fit pour lui, c'est... Ça marchait pas, point. <rire> J'ai bien hâte de le voir avec les Red Wings, moi. C'est... Ben, s'il y a un club qui peut le casser, entre guillemets, c'est ben là. Ouais, parce qu'ils ont l'expérience, ils ont le... Ils ont l'aura des Red Wings, là, qui peuvent justement, je regarde ça, c'est comme ça que ça marche, je suis pas content, euh, va-t'en bas, tu sais. C'est surtout un an. Ouais, aussi, c'est un bon risque. Mais quand je te dis, là, les ils font un bon move, puis en font huit mauvais, là, ça ressemble à ça, tu sais. Le 1er juillet, il y a combien de millions de dollars qui se sont donnés en contrat, puis les gros joueurs, là, combien de ceux-là vont finir par se faire racheter? 33... Vit... C'est-tu ça, 33,33% 33%. 33%, mais le tiers des contrats qui viennent d'être signés, là. Ben en fait, le tiers des DG qui ont signé quelqu'un, ils, ils vont racheter un contrat éventuellement. C'est à peu près ça, là. C'est à peu près une moyenne de entre 8 et 12 par année, contrats qui se font racheter. C'est n'importe quoi. ouais C'est n'importe quoi. Les DG n'ont pas compris. À chaque convention collective, ils comprennent pas. Et non, puis c'est eux autres même qui sont obligés de se limiter. pis après ça, ah, faut que je contourne, faut que je réussisse à faire un de coup là. Pis, écoute, ça n'a pas de bon sens. Ah. Le Wild. Mm. Je les aimais tellement, je trouvais tellement qu'ils étaient bien bâtis. Puis ça a commencé avec le con les deux gros contrats qu'ils ont donné 10 ans à Souter puis euh, euh, Parisé Depuis ce temps-là là, là c'est en train de Chuter, man, c'est n'importe quoi. Avais-tu d'autres choses pour moi, Jerry? Ben, j'ai hâte à la saison prochaine. <rire> <rire> Pas de brise-broise TV. Quand même non, cool. ça, effectivement, je t'étais euh, tanné un peu, moi tout. J'ai bien hâte. Mais là, de qui qu'on va rire? Ça va être qui le prochain? <rire> Faut dire que Théo est encore là. Ouais... Je sais pas. Théo va probablement être le prochain. Possible. Surtout que Lutou a fait une coupe de fer depuis qu'il était TVA. Oh ouais. Fait euh, <rire> c'est mon candidat préféré à date. Euh. <rire> non, mais pour vrai, euh, peut-être juste une, une petite parenthèse sur Adulov que j'ai oublié de dire. Oui. Le gars était même pas encore arrivé à Montréal, qu'on le bûchait déjà sur la place publique. On peut-tu y laisser le temps d'arriver, de le laisser jouer? Si ça va pas bien, on va pouvoir commencer à le bâcher. <rire> c'est tout. C'est tout ce que je le dire. Ah oui, ben écoute, euh, tout à fait d'accord. Ça, euh, ça je n'ai pas de trouble avec ça. Par contre, tu sais, il y avait peut-être d'autres joueurs, tu sais, d'autres risques intéressants qui auraient coûté moins cher, mais écoute, le 1 an, pour moi, c'est juste parfait. Puis écoute, ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben tout bad. tu sais c'est c'est une autre année à, à essayer de trouver c'est c'est le Bergevin style tu sais t'as des gros problèmes là. premier deuxième trio t'as des postes à combler mais tu prends des guests. par contre troisième quatrième trio là, ça là trois ans pour un gars de troisième yes on va être sûr de le garder en même temps tu on peut pas dire tu sais dans les rumeurs Milan Lucic no Le Montréal donnait plus puis il a choisi d'aller à Edmonton. Est-ce que t'es content? Oui, oui, oui, oui. Bon. oui. Ah. Andrew Ladd, il donnait un contrat semblable, ça a de l'air. Puis il était avec les Islanders. Est-ce que t'es content? Il avait déjà dit qu'il voulait pas venir à Montréal. Et, Et voilà, mais connu. ça veut dire que t'es content. Avec ouais. le contrat QA, c'est dégueulasse là. Okposo, même chose. Fait que tu sais, je me dis peut-être qu'il a essayé de les avoir. Pis ah pis oui. eux autres ah. voulaient pas avoir le montant que Benjamin donnait. Ah non, je suis d'accord probablement le meilleur contrat qu'on pouvait donner à ce joueur-là. Tandis que Radulov, il s'est dit, regarde, il... je vais, je vais venir. le gars quand même proche de 150 points en 200 games dans l'Union Nationale. C'est pas si pire. Là. Non, non, non, c'est sûr. Le gars, il a du talent, il est fort, puis même dans la KHL, il se des... Je sais que si je compare pas la KHL avec la Ligue Nationale c'est deux niveaux totalement différents, mais c'est quand même la superstar de la KHL. Là. Puis, il vient à Montréal, tu veux dire. Non, ouais, mais en même temps, il frappait ses couches, Il s'est... Euh, ouais, mais ça, c'est pour là, là combien de temps, tu sais? Ah non, j'ai pas le contraire, sauf que, tu sais... Depuis 2012. C depuis, ça s'explique ça, là. Depuis son retour dans la KHL. Parce qu'en 2012, il était venu avec les Prédateurs en Syrie. Là, il y a eu de la merde, Il est reparti. Depuis ce temps-là, tu, tu as entendu parler. Non. Mais Voilà. Puis, Mais il, ça se peut très bien qu'il soit, soit top notch. C'est ça, depuis ce temps-là, il s'est marié. Il a eu un enfant. Puis je le crois, moi, en disant, quand il dit Regarde, j'ai un enfant, puis là, euh, j'ai un exemple, pis faut pas que je veux me placer. <rire> C'est vrai, là, je veux dire, Ça change une vie, là, tout ce qui vient de se passer, fait que le gars est totalement différent. J'ai une question mon quiz pour toi, en terminant. Vas-y donc. Le Canadien de Montréal, selon toi, est à quel rang dans les plus grosses masses salariales de la Ligue? Euh, il doit être dans le top 5 facile. Ouais, numéro 4. Ouais. Pittsburgh défense à l'heure actuelle de 1,4 million. Toronto défense de 5,30 000. Chicago doit être encore dans le défense. Euh, non, Chicago est baissé, à 2.4 millions d'espace. Après ça, tu as un euh, troisième Los Angeles à 600 000 de jeu et le Canadien a 1.4 millions. Tu sais, quand je disais avant le 1er juillet que le Canadien avait à peu près 8 millions pour aller chercher un joueur, pis si tu te gardes une marge de manœuvre de 2 millions, j'étais pas loin, là, il restait 1.4, il t'en restait 6 pour signer deux gars de top 6. Ben, à l'heure actuelle, on a Radulov et on a un Point d'interrogation sur l'aile gauche de la deuxième Ligue. ligue. Est-ce que tu vois le Canadien comme étant le quatrième meilleur club de la Ligue? Non. Est-ce que je vois le Canadien améliorer comparé à l'année passée? Oui. Honnêtement. Oui, oui. Mais tu sais, je joue au comptable. Là. Je, je regarde les oh, chiffres. Oui, oui. Je sais que c'est le comptable non. du groupe parce que moi, c'est zéro. <rire> Normalement, ben, plus tu payes cher, plus tu es censé être meilleur. Voilà. Non, ah, je, je, je peux même pas argumenter contre ça, je veux dire, j'ai aucun argument contre ça, fait que, rendu mais quand même, c'est sur, sur la glace que ça se passe. J'ai hâte de voir. Moi aussi. Merci beaucoup, Jerry, pour ton temps euh, et d'avoir encore une fois tenté de tempérer mes ardeurs. Ouais, il faut parce qu'à un moment donné, sur Facebook, c'était pas beau. Pas du monde, hein? Non, vraiment pas. On va continuer ça cet été. J'aime euh, activer les, les, les discussions puis euh, créer de l'animosité puis euh, j'aime bien ça. C'est correct. Ça, ça me fait faut, des discussions. faut que les gens comprennent qu'au bout du compte, là, toi, moi, puis tout le monde, là, on n'a aucun gris de poids. Quand <rire> <rire> même qu'on chiale, bon, ça, ça des... change rien. <rire> fait... Sur, pas son personnel. sur une balance, je peux avoir un certain poids. Oui, oui. <rire> ah, mais je veux sais, quand même, même quand j'ai conduis à Berger, il devrait faire ça. ça il ne nous écoute pas. Les... C'est sûr. Calme-toi, tu sais. Prends les pots personnels. Il <rire> ouais, y en a certains qui ne comprennent pas des fois. Calme-toi, calme-toi. <rire> ça va bien aller. T'sais, on fait juste jaser. Mais il y a des gens qui ça vraiment personnel. Donc euh, ben Écoute, euh, Jerry, je, je te remercie de, de, de ta présence et euh, ben, je t'invite à euh, indiquer aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur, euh, sur le web. Sur le web, il faut justement euh, vous joindre à nos conversations de hockey sur Facebook. Donc euh, sur Facebook Jerry Goodboot, juste me marquer que vous me connaissez dans le jeu ou que vous me connaissez d'un autre euh, un autre projet que je fais partie. C'est Les Geeks sont parmi nous, donc un autre podcast « saveur plus geek. Euh, euh, J'aurais pas, pas deviné. Ah ben c'est pour ça que c'est pour ça je l'ai dit. C'est oh, un, un coup que... Tu sais. <rire> Donc euh, c'est vraiment ça, c'est trois gars qui parlent de trucs geek. Ça a l'air que c'est scrim le fun. Ah c'est drôle. Pis, c est, c est... Sur Twitter aussi. J'existe sur Twitter. Oui. At godbout 25 Donc euh, ajoutez-moi. Tu euh, likes ce que j'écris, j'aime euh, beaucoup ce que Ouais, c'est. <rire> mon préféré en fait. <rire> yeah. <rire> Justement sur Twitter, on te retrouve aussi. Ouais, at gang j underscore b, c'est pas mal mon nom. Euh, vous pouvez m'ajouter sur Facebook, je vais gagner. Euh, là aussi, faites un peu comme Jerry, puis mentionnez de, euh, le pourquoi vous, vous me connaissez. Ça va euh, entamer la discussion, c'est toujours euh, extrêmement agréable. Euh, je veux euh, saluer nos auditeurs euh, de la Suisse. Pierre-Yves Giacometti, qui, à toutes les fois que j'écris un article, vient me donner son petit commentaire euh, par rapport à ce que j'ai écrit. Euh, que Je sais qu'il suit le show, donc euh, on le salue. C'est notre fan le plus lointain, si on exclut les bottes de l'Afrique. Clin d'œil, clin d'œil. <rire> qui nous suivent sur Facebook. Moi, j'adore ça. Il y a eu une semaine, là, pendant un bout de temps, où est-ce qu'on avait la Malaisie. Puis là, t'avais quelqu'un de... Euh, de, de, de Euh, d'un autre pays genre le Gabon là c'est comme ok vous tripez, ok <rire> pas sûr <rire> mais bon on les salue même les bots on vous adore Ça vous fait gonfler nos stats on aime ça euh, vous pouvez me lire sur la poc qui est notre blog en fait je dis notre parce que t'as le droit Jerry d'écrire t'es gêné mais tu te non mais je, va, je vais sûrement le faire mais faut que t'ailles mettre la contrepartie tu sais ben ça c'est sûr éventuellement ça va être là. très différent de ton style par <rire> Donc, vous pouvez me lire là-dessus. Et euh, sinon, j'ai un autre pro projet dont je vais reprendre la barre de l'animation qui s'appelle Réalité augmentée. Comme je disais en début de show, j'ai pris une pause pour X raison. Euh, mon Norette est trop chargé. Daniel, Luc et euh, Jonathan ont pris la relève comme des chefs. Pour vrai, c'était toujours aussi tripant. Puis là, je reviens. Fait que euh, J'espère que vous allez, euh, vous allez suivre le show. Réalité augmentée sur Facebook, tout ça, on est disponible. Pour ce qui est de hors-jeu, Euh, on est disponible sur Twitter, at Podcast, sur Facebook, cherchez « OrgeuPodcast Podcast » aussi. Euh, nous sommes là-dessus, on dépose des émissions, tout ça. On a notre, euh, notre site Internet, euh, orgeupodcast.wordpress.com. Là-dessus, vous avez la poc aussi, le blog dont je parlais il y a quelques instants. Et je vous invite à nous laisser des « likes » et des « j'aime », des « étoiles », tout ça, sur Facebook, partout et sur iTunes. On a trois personnes qui nous ont laissé des, des commentaires positifs. Jerry, t'en es un. Bravo, J'ai même pas pensé à le faire moi-même. Euh, <rire> et ça, ben, ça va nous permettre d'augmenter notre visibilité sur les, les ratings, euh, les classements, tout ça sur iTunes, et donc d'être plus accessible à plus de gens. Et euh, je pense que ça fait le tour. Y, y avait-tu d'autres choses? Écoute, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, hein? Ça fait pas mal le tour. Euh... Ouais, ça, ça ressemble à ça. Yes, Merci les auditeurs aussi, hein? on oublie euh, trop souvent de vous le dire, mais c'est un peu pas mal grâce à vous que ce show-là est encore en vie. C'est bien le fun de jaser de hockey toutes les deux. Toi, moi, Jerry et tous les autres qui viennent faire leur tour. D'ailleurs, on aura des solides invités éventuellement sur le show. Euh, on n'a pas assez proche de faire un show sur le repêchage. Timing trop serré. Les gars étaient dans le jeu. Mais je suis bien chum avec euh, Max euh, Truman du Dans les coulisses et avec Jeff Drouin du Dans les coulisses.com aussi. Et ils vont venir sur le show. Ils me l'ont promis. Il faut juste trouver une bonne date pour un bon moment. Mais c'est clair qu'ils vont venir durant la prochaine saison. Et euh, pour vrai, Ce sont des mines d'or d'informations crédibles, pertinentes et euh, des amoureux de notre sport national comme j'en connais pas beaucoup et ils vont venir sur le show. Fait que ça, ça va être vraiment génial. C'est donc à suivre dans un prochain show de hors-jeu. Bye bye tout le monde. Ciao là.